auditeurs, Bonsoir, François avec vous pour feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 20 mai Eh bien, par exemple, le 20 mai 1525, l'armée féodale en Allemagne, qui marche vers la Haute-Alsace, s'affronte aux paysans à Chervillers. Les combats sont très durs. Le nombre des paysans tués s'élève à 6 000. Le nombre des paysans tués s'élève à 6 000. Parmi eux, il y aurait 500 curés. 1743, Haïti euh, ou 1746. Naissance de Toussaint-L'Ouverture. Héros de la libération des esclaves noirs de l'île. 1795, France. Les quartiers est de Paris se révoltent. Ils veulent du pain et la constitution de 93. 1793. 1802, France. Bonaparte rétablit l'esclavage dans les colonies ainsi que la traite des Noirs. Il y voit, entre guillemets, un mal nécessaire. Fermons les guillemets. 1901, Japon. Le Parti social-démocrate, Shakei Minshuto, constitué ce jour et interdit immédiatement. 1909, France. Le conflit de Meru. Se prolongeant, les patrons les plus durs sont obligés de céder. 1912, Chine. Dans une pétition au président Sun Yat-sen, l'alliance de coordination des femmes réclame l'égalité des droits entre hommes et femmes. 1917, France. Un accord dans la couture et la mode à Paris met, met fin à la grève. 1919, France. Les femmes obtiennent le droit de vote aux élections municipales. 1935, Tunisie. Une loi fixe les congés de la fête nationale et des jours de fête. 1961, Mauritanie. Nouvelle constitution. Elle s'écarte de la constitution française et imprime au pays son caractère particulier avec la primauté de la religion musulmane. Ben voilà, au moins un point sur lequel ils ont perdu en ayant accès à l'indépendance. Et ce n'est pas les seuls. 1970, Italie, loi sur le statut des travailleurs. La liberté et la dignité du travail. La liberté et l'action syndicale. 1978, Pérou. Les syndicats s'apprêtent à lancer un mot d'ordre de grève générale. Le gouvernement instaure l'état d'urgence. Les droits constitutionnels sont suspendus. La presse est jugulée. De nombreux responsables syndicaux sont arrêtés. 1984, enfin, Suisse, par 73% de non contre 27% de oui, les électeurs suisses rejettent l'initiative populaire du Parti socialiste contre l'abus du secret bancaire et de la puissance des banques. 21 mai. 21 mai 1795, en France. Le Faubourg-Saint-Antoine, en révolte, est cerné par les troupes. La répression s'abat sur les manifestants. La terreur blanche est à l'horizon. 1871, France. Ce dimanche, début de la semaine sanglante de la commune de Paris. Les Versaillais entrent par surprise dans la capitale. Thiers dispose maintenant d'une armée de 63 000 hommes, plus les 130 000 prisonniers de guerre libérés par les Allemands. La commune dispose de 40 000 combattants, plus les femmes et les adolescents. Pendant 8 jours, Paris sera à feu et à sang. Donc vous avez noté que Thiers était déjà un collabo. Il collaborait déjà avec l'ennemi. 1893, Espagne. Création de la Fédération des ouvriers agricoles. Elle développera une agitation agraire en Catalogne. En Catalogne. 1908, France. Les patrons des sablières de la Seine refusent de reconnaître le syndicat. Ils font venir des briseurs de grève protégés par l'armée et pourchassés par les grévistes. Des briseurs de grève protégés par l'armée. Est-ce que c'est bien loyal, ça, de la part du gouvernement 1920, de l'époque. Et des suivants. 1920, Italie. À la réunion de Milan, les organisations du prolétariat décident de saboter l'intervention contre la Russie révolutionnaire. 1927, Chine. Un colonel indiscipliné massacre à Changsha, au Hunan, des paysans venus s'emparer d'un grand domaine. La terreur blanche qui suivra fera des milliers de morts parmi les paysans. 1951, République fédérale d'Allemagne. Une loi institue... Une commission paritaire dans 105 entreprises de plus de 1000 travailleurs. 1968, France. L'activité du pays est complètement paralysée. Il y a environ 10 millions de grévistes. Les occupations d'usines se passent dans l'ordre. 1980, Brésil. La grève des métallos de Sao Paulo étant terminée, les 12 dirigeants syndicaux arrêtés le 19 avril sont libérés. 1980, Corée du Sud. Des violences éclatent également dans 16 villes de la province du Chola. Le sud du pays est isolé. La population s'arme. Les victimes sont nombreuses. Des hôpitaux de fortune sont installés. 1981, France. Début de la présidence de François Mitterrand. Il se situe dans la ligne du Front populaire, de la Libération et de Laten 22 mai. 22 mai 1675, France, Louis XIV envoie le duc de Chaulnes en Bretagne avec troupes et instructions pour mater la révolution des bonnets rouges et rétablir les bureaux de perception. Hein, les bretons, euh, eh oui, ils ont leur caractère quand même, ce qui n'est pas le cas de, de, de tout le monde. 1790, France, les révolutionnaires déclarent la paix au monde les révolutionnaires déclarent la paix au monde. Vous voyez Les révolutionnaires. 1848, Martinique. Suite au décret des 4 mars et 27 avril accordant l'émancipation des esclaves, suite aussi à un mouvement de révolte des esclaves noirs pour protester contre l'arrestation de l'un d'entre eux, le gouverneur de Lille signe l'abolition de l'esclavage. L'annonce officielle de Paris n'arrivera que début juin. Depuis 1982, Cette date est célébrée pour commémorer l'émancipation des esclaves. 1871, France. À Paris, on se bat maintenant maison par maison. Les Versaillais ont pris facilement les beaux quartiers de l'Ouest, peu favorables aux communards. Ben, bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Le soir, le front se situe sur une ligne qui va de la Porte d'Anières à la Porte de Vanves en passant par les gares Saint-Lazare et Montparnasse. 1875, Allemagne, Congrès de Gotha, l'Association Générale des Ouvriers Allemands, la Saline, la Saline et le Parti Social-Démocrate des Travailleurs, marxiste, fusionnent pour former l'Union Socialiste des Travailleurs, dirigée par A. Bebel et W. Liebknecht. Ce Tischer Arbeitsverein est le premier grand parti social-démocrate de l'histoire. Et c'est dommage que ces gens-là ne soient pas euh, arrivés au pouvoir et ne soient pas restés au pouvoir, parce qu'on aurait évité deux guerres. 1881, France. Séparation officielle du courant anarchiste des autres groupes socialistes. 1918, France. Des manifestants essayent de s'opposer au départ des jeunes recrues, Pour la guerre, 1946, France, une loi pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale et de son extension aux non-salariés. Elle sera mise en œuvre en 1948. 1977, Salvador, une fusillade fait 16 morts parmi les personnes qui apportaient de la nourriture aux occupants de l'ambassade du Venezuela. 1978, Pérou. Quoique déclarée illégale, la grève contre le, le programme d'austérité a lieu. La population y participe en masse. Le gouvernement établit le couvre-feu. 1981, Pologne. L'agence TAS dénonce pour la première fois la collusion entre les éléments de solidarité et la base du parti. Chanteur pour femme finissante. Même si je leur chante Micolassonne avec la voix Abandonnée dans d'un argentin De Carcassonne Même si on m'appelle Antonio Que je brûle mes derniers feux En échange de quelques cadeaux Madame, il a fait ce que je peux Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël. Je sais dans ma soulographie chaque nuit pour des éléphants roses, je rechanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure, une heure seulement, Être une heure, une heure, quelquefois Être une heure, rien qu'une heure durant Beau, beau, beau et con à la fois Même si un jour à Macao, je deviens gouverneur de tripot, cerclé de femmes languissantes Même si là c'est d'être chanteur, j'y sois devenu maître chanteur Et que ce soit les autres qui chantent m'appelle le bon Serge, que je vends des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais bébés de fausses vierges. Que j'ai une banque à chaque doigt et un doigt dans chaque pays et que chaque pays soit à moi. Je sais quand même que chaque nuit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 Si un jour au paradis je devienne comme j'en serais surpris, chanteur pour femme à elle blanche. Même si je leur chante Alléluia en regrettant le temps d'en bas où c'est pas tous les jours dimanche. Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, entre Dieu le fit et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la bas Même si toujours trop bonne pomme, je me crève le cœur et le...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 À la fond. Il y avait de la fougue, hein? Oh il y avait, oh là, il y avait du, du caractère, du tempérament, Jacques Brel, hein. Et puis de la voix. Et puis il chantait en français. Ah oui, il chantait aussi en flamand. Ça arrivait. Hein? Ben oui, il a bien raison. Et d'ailleurs, j'ai de temps en temps, je ne veux pas sur tenter de ces chansons en flamand pour changer un peu. Comme on connaît les chansons, les paroles par cœur en français, on peut faire la traduction en simultané si on veut. Chasser les subventions pour la basilique et les parkings. Lors de la séance du conseil municipal, les élus ont autorisé le maire à solliciter toutes les subventions possibles pour financer deux gros projets, réhabiliter la basilique et créer de nouveaux parkings près de l'imagerie. Alors bien sûr, c'était à Épinal. Euh, autre, euh, autre chose euh, relativement récente, hein, les métiers de l'électricité sont menacés. L'Éducation nationale a annoncé la fermeture du bac pro en électricité pour former au métier de l'électricité proposé au lycée Camille-Claudel. Les agences d'intérim s'en inquiètent. Elles ont déjà du mal à trouver du personnel formé. Et décidément, décidément, on passe des tas de choses au privé. Au privé, eh bien oui Et quand on sera privé, privé de tout, on ne viendra pas se plaindre, puisqu'on aura laissé le privé s'emparer de ce qui était public, c'est-à-dire de ce qui appartenait à tout le monde. Ça n'appartiendra plus qu'à un petit nombre. Le nouveau président de la Catalogne défie Madrid. Vous vous rendez compte Il défie Madrid. À peine en fonction, le nouveau président indépendantiste de Catalogne, Kim Thora, a lancé hier un premier défi à Madrid en nommant dans son gouvernement des ministres incarcérés ou exilés pour leur rôle dans la tentative de, succession de sécession d'Espagne. <rire> investi lundi dernier et qui a prêté serment jeudi, il a signé le décret de formation de son gouvernement régional qui comprend deux anciens ministres en prison et deux autres exilés en Belgique. Voilà des gens qui ont du sang sous les ongles, les Catalans. Ah oui Les Catalans, déjà, pendant la guerre d'Espagne, ils étaient, ils étaient carrément, carrément républicains contre une bonne partie du reste de l'Espagne qui était royaliste. Hein royaliste, vous vous rendez compte Au XXe siècle, on pouvait être royaliste à certains endroits. Hein ben oui, comme les Anglais, là, qui sont, hein, ils sont minables avec leur, leur, leur mariage. Là. Ils ne peuvent pas euh, de, euh, instaurer une république aussi, comme tout le monde. Hein ben non, ils restent avec un, un régime qui date de... de, de, de... C'est le passé quoi, c'est le passé. Hirokazu Kore-eda reçoit la Palme d'or. Euh, Palme d'or à une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda. C'était son cinquième film en compétition. Le très prolifique réalisateur japonais filme avec douceur une famille de voleurs à l'étalage qui adopte une, une orpheline. Il est l'héritier du maître Ozu Yasujiro, grand cinéaste japonais de la famille. Et la France. En guerre de Stéphane Brisé. Le nouveau film social de l'auteur de la loi du marché sur la lutte des salariés en grève est apparu, comme, est apparu comme un récit français, plutôt que celui de la catastrophe économique mondialisée. Catastrophe économique mondialisée. Oui. Il voulait peut-être parler des deux hein, en même temps. La catastrophe française et la catastrophe mondialisée. Parce que les deux sont liés, puisque ce sont les mêmes règles du jeu que l'on applique dans l'économie mondiale et dans l'économie française. Hein? Voilà, nos gouvernants n'ont toujours pas compris ça. Enfin, enfin, c'est le bon moment pour arrêter de fumer. Avec un paquet de cigarettes à 10 euros à l'horizon 2020, le gouvernement a frappé fort contre le tabagisme. Une politique qui porte ses fruits. Les ventes de tabac sont en chute libre. Eh ben, si seulement c'était vrai, ça, ça, serait, ça, ça serait drôlement bien. Lou, la mort est dans le pré. Loup, L-O-U-P. La mort est dans le pré. Arrivé en Lorraine en 2011, le loup continue à terroriser les éleveurs et leurs troupeaux. Jean-Pierre Frappard, installé entre Vosges, Meurthe et Moselle, a perdu d'un coup 34 agneaux et deux chevreaux fin avril. Il raconte son ras-le-bol. Alors il a remarqué euh, « Je ne dois pas être loin des 10 000 euros dépensés pour acheter des clôtures et puis un, un chien spécial, euh, etc. » Euh, c est, c est, alors il dit quand même vers la fin du, de, de l'article « C'est un cinglé, ce loup. Il m'a tué 36 agneaux pour n'en manger qu'un seul. » Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous hum, Les loups, en général, ils tuent et ils mangent. Ils ne tuent pas pour le plaisir de tuer. Ils, tirent, ils tuent uniquement pour manger. « Les écolos, vaut mieux pas qu'ils viennent me voir, dit-il un peu plus loin. » Ah, quel rapport entre les écolos et le loup <rire> Bon je, je, bon, je ne sais pas, je vais beau chercher à comprendre, je n'arrive pas, mais bon, si vous connaissiez la réponse, 0329 29 62 40 40, je serais content d'avoir vos explications. Pourvoi cassation de Muriel Boll. Oui, alors, ben oui, Et ce pourvoi cassation, cassation, il a raison. Vous avez composé le 15, ne quittez pas, Naomi Muriel Musenga est morte peu de temps après avoir demandé de l'aide auprès d'une opératrice du SAMU 67 qui n'aurait pas tenu compte de l'urgence de l'appel. Depuis que l'affaire a été dévoilée, d'autres cas sont signalés en France. Nos, -assistant, euh, nos assistantes pardon, de régulation médicale, ARM, sont tourmentés depuis l'affaire Naomi, souligne le docteur Marc de Talence, directeur du SAMU 88. Dans les Vosges, dès qu'un se... dysfonctionnement est signalé, on réécoute les bandes que nous archivons pendant 20 ans. Donc les bandes sont archivées pendant 20 ans, qu'on se dise. Euh, Peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus de personnel pour répondre, de manière à ce que les gens aient un petit peu le temps de se reposer entre deux appels, ou, ou euh, tous les trois quarts d'heure, euh, etc., de manière à être euh, en forme, bien décidé pour répondre aux gens. Voilà, et puis peut-être faut-il aussi former les gens mieux qu'on les forme actuellement. Euh, peut-être aussi. Enfin voilà. Il faut se poser la question euh, de la cause de ce gros problème qu'il y a eu. États-Unis, un bilan finance provisoire fait état d'au moins 10 morts. Fusillade, un lycéen abat ses camarades. Un élève a abattu 10 personnes hier matin dans son lycée de Santa Fe, euh, au sud-est de Houston au Texas, des engins explosifs ont été découverts dans l'établissement et à proximité. Voilà, un cinglé, un cinglé. Et il y en a des cinglés. Oh là là Eh oui, on arrive à, on arrive à rendre fous des gens euh, avec de, de l'alcool, avec de la drogue ou avec euh, euh, une drogue mentale telle que secte ou religion. Hein. Mariage princier, la guerre des chaînes c'est le grand jour, c'était le grand jour le prince Harry épouse l'actrice américaine Meghan Markle un événement qui devrait être suivi par 2 milliards de téléspectateurs dans le monde 2 milliards, vous êtes sûrs, vous êtes compté moi je sais pas euh, j'en étais pas, moi, ça, ça m'énerve ces trucs là, hein, Il y a encore une royauté en Angleterre, un pays qui se dit moderne qui se dit, hein, eh ben oui et ils ont encore une reine oh là là là là, là, là, là. Hein ah là. nous ça fait 2 siècles qu'on a, qu a tourné cette page là Trois jours pour mieux connaître l'hôpital. Le festival Solimat va proposer entre les 18 et 20 mai, ben oui, c'est le passé, désolé, hein. Euh, je ne fais pas une émission tous les jours, hein. Euh, sur la situation de l'hôpital et de la maternité de Remiremont. Pendant trois jours, ce soutien se fera en présence d'artistes, associations et usagers. Bon, il paraît qu'il n'y avait pas trop de monde quand même. Ben oui, les gens commencent à, à trouver que, ben oui, il euh, euh, y en a qui votent pour des gens qui suppriment des crédits aux hôpitaux, et après, ils vont pleurer parce qu'on ferme des places dans les hôpitaux. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il ne faut pas voter n'importe comment, puis venir pleurer, pleurnicher après. Eh oui, moi, je vous le dis, je ne vais pas voter pour, pour Macron. Hein. Ah, ben non. Ni au premier, ni au deuxième tour. Voilà. Hein ah ben oui. écoutez, hein, on se fait avoir une fois, deux fois, mais il arrive un moment où on serait impardonnable. Euh, il n'y a, a pas de pire esclavage que celui où le, la victime devient complice de son bourreau. Hein Alors ça, c'est le, le pire qui puisse exister quand même. Ah tiens, le commissariat a besoin de soins. Le commissariat d'Épinal connaît quelques problèmes au niveau de son bâtiment. Pour des raisons de sécurité, les usagers seront accueillis ailleurs le temps de certaines investigations. Ah, s'ils font des investigations, ils vont découvrir les causes de, de, de, des problèmes. S'il y a des fissures qui apparaissent, s'il y a des parties de bâtiments qui se tassent un peu plus que d'autres, etc. Et Peut-être que ça vient de la structure ou de, des fondations, ou des deux. Alors, quel est l'architecte qui a fait les plans Quelle Quelles sont les entreprises qui ont fait les travaux Hein, par exemple, il faut se poser ce genre de questions. Et puis, bah, évidemment, la garantie nationale est terminée. Hein. Oui. Mais il faudrait, faudrait prolonger la garantie nationale. Bon, je pense que pour un bâtiment 20 ans, ça serait bien. Non Vous ne trouvez pas eh Oui, parce que l'argent des contribuables, il ne faut quand même pas le ficher en l'air euh, trop facilement. Zoom sur un cliché mythique la photo de mai 68, celle de Cohn-Bendit, face à un CRS. Alors, ça, c'est une erreur ce n'est pas un CRS, c'est un policier prise, alors vous voyez les journalistes parfois ils savent pas tout, hein. heureusement qu'il y a RGM pour redresser un peu les, la situation prise par Gilles Caron, n'a jamais été publiée dans un journal, histoire d'une construction éditoriale et culturelle alors cette fameuse photo qui a quand même circulé, hein même si les journaux ne l'ont pas publié, ils avaient ordre de ne pas la publier. On voit Daniel Colmédic qui regarde avec un air goguenard un policier en face de lui. Eh bien, hier soir, à la télé, ils étaient sur le même plateau, l'un à côté de l'autre ils ont fait connaissance en fait Daniel Cohn-Bendit a fait connaissance avec le policier en question qu'il pouvait difficilement connaître parce que avec le casque les lunettes etc encore qu'ils en avaient moins de bazar que maintenant hein. et puis là c'était des policiers de la préfecture de police euh, c'était pas des gens qui étaient chargés de de matraquer à tout prix euh, les manifestants hein. ils étaient là pour empêcher les manifestants de dépasser certaines limites c'est tout Le blé sera moissonné le 29 juillet à la chapelle au bois. La grande fête des moissons à l'ancienne aura lieu cette année le 29 juillet. Les bénévoles s'activent pour que tout soit prêt. Comme il y a un siècle, 2000 personnes sont attendues. Ah, oh, allez-y, la moisson, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau, et puis ça sent bon. Eh oui, le blé que l'on manie, que l'on manipule, il dégage une odeur de pain chaud qui sort du four. Ah, c'est oh, très agréable. Hein. Ah oui, oui. Une automobiliste euh, gravement blessée à Gérard-Armé. Une violente collision entre une voiture et un camion a grièvement blessé. Une automobiliste hier en milieu de journée à Gérard-Armé. Le chauffeur de camion a également été choqué. Choqué pas par le, le choc physique peut-être, mais euh, psychologiquement. Hein, quand il a vu le résultat de, de l'accident, c'est sûr qu'il va en rêver euh, la nuit. Et ce ne sera pas agréable. Anne de Solène aux enchères. Pas d'offre de la communauté de communes. La communauté de communes des hautes vosges ne fera pas d'offre d'achat aux enchères pour les anciens bâtiments d'Anne de solène le 6 juin prochain, lors de l'audience d'adjudication. Ainsi en ont décidé les élus de la structure intercommunale, mercredi soir à gérard lors d'une réunion à huis clos. À huis clos. Nous privilégions, dans un premier temps, l'acquisition par un repreneur privé. Voilà. C'est la saison des tiques. Euh, oui, vigilance sur les promenades en forêt et même au jardin, surtout en Franche-Comté et dans les Vosges. Le printemps est une période d'activité intense pour les tiques. En cas d'apparition de rougeur sur la peau, consultez un médecin. Eh et oui, et une petite piqûre d'antibiotique, ça ne fait pas de mal, ça évite bien, bien, bien des pépins. Hein. Voilà. ZAD, nouvelles expulsions, nouvelles donnes. Plus de 1500 militaires ont été déployés hier pour une deuxième. Hier, c'était le 19. Euh, c'était le 18, hein, donc euh, ça s'est passé le 17. Plus de 5, 1500, militaires, 1500 militaires ont été déployés hier pour une deuxième phase d'évacuation de la ZAD en Loire-Atlantique. Une dizaine de squats devraient être évacués, ceux d'occupants qui n'ont pas déposé de dossier en préfecture. Bon, si on leur fichait un peu la paix à ces gens-là. Il euh, y a tellement d'autres pro problèmes, tellement importants à résoudre. Les gens qui occupaient le, lag, le Larzac, ben, ils y sont encore. Ils élèvent des moutons et ça n'embête personne. Et ils payent des impôts, ils payent des cotisations de sécurité sociale. Et, et ils vivent leur vie. Alors pourquoi est-ce qu'on embête ces gens-là qui n'ont fait que leur devoir C'était une sorte de lanceur d'alerte, si on peut dire. Hein? Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont attiré l'attention du public sur le fait qu'on voulait construire un aéroport là où il n'y en avait pas vraiment besoin. Hein? Voilà. Ben, un petit peu de musique, peut-être, dire que pour la seconde fois, euh, je suis contraint d'interpeller notre Assemblée et vous-même, Monsieur le Président, pour que vous en fassiez l'écho là où on doit en prendre acte. Pour la deuxième fois, un député de la majorité utilise la séquence des questions d'actualité posées au gouvernement pour interpeller un de ses collègues à propos de ses activités. La dernière fois, c'était Madame Muriel Ressidier, députée de l'Hérault qui avait été prise à partie par une autre députée de l'Hérault qui l'interpellait sur son comportement dans une manifestation. Cette fois-ci, c'est le député Attal qui prend à partie le député Coquerel pour sa présence dans une lutte d'étudiants. Naturellement, chacun a l'appréciation qu'il veut de l'usage qu'il fait de sa personne de parlementaire dans des luttes sociales. Je vous informe que vous allez encore nous voir souvent, sein de notre écharpe, participer à toutes sortes de luttes, comme nous l'avons fait dans le passé, comme nous le ferons dans le futur. C'est une tradition très longue de notre mouvement. Et bien des fois, on aurait pu nous prendre à partie, parce que nous faisons perdre de l'argent à des entreprises où il y a des grèves, ou pour ceci ou pour cela. Mais, honnêtement, ce n'est pas le lieu qu'une question d'actualité au gouvernement se transforme en union poniade entre collègues. Je veux vraiment mettre en garde, euh, contre cette dérive, euh, le groupe euh, La République En Marche. Il faut qu'ils comprennent que, Inévitablement, si ça continue, on va devoir en faire autant, et ce ne seront plus des questions d'actualité au gouvernement, mais euh, une, une mêlée confuse entre groupes sur l'usage qu'ils font. Un dernier mot sera pour dire que euh, M. Attal a sans doute été plus loin euh, qu'il ne voulait euh, le, le dire. Non, euh, le drapeau tricolore n'est pas offensé, comme il l'a dit, ni une écharpe tricolore lorsqu'elle s'associe à une lutte. C'est aussi vieux, que le mouvement social lui-même, est souvent c'est nous qui l'avons honoré, parce que c'est nous qui portions le drapeau. Je voudrais dire que... Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage de notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 21 mai nous allons ce matin. Le 21 mai 1927, jour d'un exploit, celui de la traversée de l'Atlantique par Charles Lindbergh. Il lui aura fallu 33 heures et 30 minutes pour parcourir d'une traite les 6300 kilomètres qui sépare New York de Paris alors il est à bord évidemment de son célèbre Spirit ah oui. of Saint Louis un avion qui a été conçu spécialement pour l'occasion. Alors évidemment c'est un exploit incroyable mais pourquoi s'est-il lancé dans une aventure pareille, une aventure aussi dangereuse Au Par goût du risque et du dépassement de soi d'abord mais aussi pour le prix Orteg qui était doté de 25 000 dollars mm. Raymond Orteg était un New Yorkais propriétaire d'hôtel. c'est lui qui a promis cette récompense à quiconque relèverait le défi de traverser l'Atlantique Nord par les airs. est-ce que Lindbergh a été le, le premier à tenter de relever ce défi Ah alors. non, non, pas du tout. D'autres avaient tenté le coup. Seulement, l'aventure s'était terminée euh, tragiquement pour eux. On peut citer René Fonck, le célèbre as de guerre dont l'avion s'était écrasé au décollage, lentement deux membres de l'équipage, ou bien sûr le duo Ningesser et Coli mm -hmm. dont l'avion, l'oiseau blanc, euh, s'est abîmé dans l'océan. Alors là, il, lui, il allait dans l'autre sens. Hein. Euh, il s'est abîmé trois semaines avant la tentative de Lindbergh. Tous étaient, euh, il faut le signaler, des pilotes expérimentés alors que Lindbergh, lui, était tout jeune. Qu'est-ce qui a fait la différence Pourquoi Lindbergh a réussi là où les autres ont échoué ben, Il a eu de la chance, peut-être. Lindbergh a raconté à son arrivée combien de fois il avait frôlé la mort en se réveillant, par exemple, d'un sommeil involontaire juste à temps pour redresser le spirit of Saint-Louis qui Alors. commençait à raser la crête des vagues. La chance donc, mais aussi la préparation. L'avion a été allégé spécialement pour tenir la distance. Lindbergh est seul à bord. Ça, il fallait y penser, si je puis dire. C'est une prouesse incroyable. Il n'a apporté que quatre sandwichs pour se sustenter très très peu de, de matériel avec lui. Enfin, rien n'était joué d'avance, il faut bien le dire. Le jeune pilote a vraiment mis sa vie en danger et en atterrissant au Bourget ce 21 mai, il lance un simple et laconique « Well, I did it <rire> !» Le <'est rire> ouais. à partir de cet instant, va devenir une immense star internationale et on peut dire que là, il est entré dans l'histoire. Mmh, en 33 heures et 30 minutes, donc pour cette première traversée de, de l'Atlantique. Aujourd'hui dans l'histoire...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 Entouré par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevez nos deux corps enlacés sans vol, et, et retombe tous deux épanouis en ivresse.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 Mélenchon, on vous garde pour le premier entretien. Euh, dans un instant, nos questions, mais d'abord, votre carte d'identité en quelques chiffres préparée par Guillaume Il comment, votre truc. Jean-Luc Mélenchon, 66 ans, leader de la France insoumise, un peu plus de 7 millions de voix lors du premier tour de la présidentielle. Il se veut l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron. A-t-il réussi Sa stratégie est-elle payante Il multiplie les coups d'éclat. N'écoutez personne qui vous dit de baisser les yeux. Allez, marchez votre chemin à la tête haute. Et le 26 mai, par millions déferlés, soyez la marée humaine qui change l'histoire. Bonsoir, Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être avec nous ce soir. On est content de vous revoir à l'émission politique. Oui. Alors, quel objet incarne pour vous la première année d'Emmanuel Macron au pouvoir Oula, vous êtes dangereux !– Non. – C'est interdit dans les Alors, avions. Le, le, – C'est le président des riches, mais le monarque républicain euh, n'a pas un sceptre, il a un ciseau. Il coupe dans les budgets de l'État, dans les effectifs des services publics, dans les revenus des pauvres gens par la CSG et le reste. Il coupe dans l'histoire sociale de la France en voulant bousculer et détruire les statuts qui ont été acquis euh, au fil des années. Il coupe, il coupe, il réduit. Et regardez bien ce qui se passe quand ça coupe. Regardez, c'est le système. Le système, il marche comme ça. Quand les uns montent, les autres descendent. Ceux qui descendent, ils pâtissent. Ils consomment moins. Ils font moins vivre la société. Ils sont privés de milliers de petits bonheurs qui font la joie de vivre. Et les autres, les autres se remplissent sans fin. Au cours des six derniers mois, j'ai vu ce chiffre, ça m'a cloué. 13 personnes ont gagné 28 milliards de plus que l'année d'avant. Ça représente... Quelque chose comme 2 millions et euh, demi, l'équivalent, 2 millions et demi d'emplois euh, au SMIC. M. Macron a donné personnellement à 100 personnes, chacune, 1 million et demi de dégrèvement d'impôts. Voilà. Alors, je me résume. C'est le monde de l'argent. L'argent a tous les droits, on dirait. Il est au pouvoir. Et de ce monde-là, nous ne voulons pas. Ce n'est pas seulement telle ou telle mesure, c'est sa logique d'égoïsme social. C'est pour ça que le 26 mai, on va être très nombreux à l'appel de 80 organisations, on va faire une super fête à Macron, une marée populaire. Vous savez la chose qu'on devrait être en train de faire là ce soir Ça devrait être de parler de comment on va faire pour que l'air soit respirable parce qu'il ne l'est plus, pour que l'eau redevienne euh, buvable parce qu'elle ne l'est plus partout, pour que, pour que, bref, au lieu de parler d'intérêts particuliers, on se préoccupe de notre sort d'humain et de l'intérêt général. On va vous parler de l'écologie. Il y a une question sur l'écologie, on en vient à nos questions, mais vous parliez de la marée humaine du 26 mai. Jean-Luc Mélenchon, quel est l'objectif de cette marée humaine ben Déjà, donc, si vous voulez... Le, en le... septembre, vous disiez faire tomber Emmanuel Macron au plus vite. C'est ça que vous voulez Vous voulez qu'il ne finisse pas son ce quinquennat C'est Ce n'est pas le sujet. Euh, le sujet, c'est d'obtenir des résultats euh, euh, très, euh, très concrets. Là, il s'agit d'obliger le président de la République à revenir sur la mise en cause du statut des cheminots et sur le projet de privatisation de la SNCF, de l'obliger à revenir sur le fait qu'il a décidé de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. On est dans une action politico-sociale, elle a une dimension sociale, que tout le monde comprend, mais aussi politique, parce que le monde de Macron, c'est une manière de vivre, dans laquelle il n'y a pas de service public, où tout le monde est en compétition avec tout le monde. Voilà pourquoi ce qu'il fallait, c'est que la société Tout entière, pas seulement les syndicalistes, pas seulement les salariés des jours de grève, dans les entreprises où il y a un mot d'ordre de grève, la société puisse dire écoutez, stop, on veut plus de ça. On, on veut autre eux. chose, on veut un autre monde. On comprend bien que vous critiquez sa politique. Est-ce que, selon vous, son pouvoir est légitime eh bien, Évidemment. Bah, légitime, nous sommes dans une démocratie, euh, on vote, on élit, et, et voilà. Et à partir de là, euh, ceux qui ont la majorité font les propositions des lois, les mettent en discussion. En général, il vaut mieux écouter ce que disent les autres, ce qui n'est pas le cas à l'Assemblée. Aujourd'hui, La République En Marche, est euh, la plus grande armée de godillots qu'on ait jamais vue dans cette salle. Bon, c'est-à-dire qu'ils votent au canon, ils ne font jamais un amendement en commun avec qui que ce soit, et même quand on est d'accord, ils se débrouillent pour ne pas l'être. Bon, ça c'est la démocratie. Mais en même temps, la démocratie, c'est le Président, le Parlement, moi je n'aime pas cette institution, hein, le, la 5ème République pour souvent, une 6 ouais. vous le savez bien. Mais enfin, je suis un démocrate, donc je me plie à la règle commune, en espérant, l'a changé. Mais après ça, il y a aussi le reste. Il y a la démocratie sociale, il y a, c'est pas un blanc-seing, le peuple, le seul souverain qu'on ait, c'est le peuple. Et c'est lui qui choisit ses formes d'action. Quand il a l'impression qu'il est bien représenté, ça va, et puis quand il a l'impression que c'est pas le cas, et qu'on se moque de lui, et qu'on lui a menti, alors il se met en mouvement. Et là, il faut l'écouter pas venir lui dire, écoutez, vous avez rien compris, vous êtes trop bête. C'est ce que vient de faire M. Macron une nouvelle fois. Le même qui nous avait traité de fainéants, de cynique et du reste, revient pour dire, vous êtes trop bête, vous n'avez pas compris. Il, si dit, les gens compris. il dit aussi, Jean-Luc Mélenchon, j'ai promis, je fais ce que j'ai promis. Bah écoutez, c'était marqué où l'histoire du statut des cheminots Rappelez-le-moi, parce que je le vois dans le programme pour en discuter. Où c'était écrit qu'on allait privatiser la SNCF Après, il, il ne s'agit pas de privatiser la ah, SNCF, moi, il, il a inscrit l'incessibilité si. de la SNCF dans Comment la loi. Ce sera inscrit dans la loi. Me... L'incessibilité de la SNCF, ce sera inscrit dans la loi. C'est ce qu'a annoncé la, ah, la ministre chargée. Alors, dites-moi pourquoi quand nous l'avons proposé à l'Assemblée nationale, ça a été refusé par la République en Marche, nous avons fait la proposition d'un amendement qui disait « incessibilité ». Ils l'ont repris, SNCF. là, manifestement. Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, à votre avis Entre le moment où ils nous disent non et maintenant à vous de nous le dire. Eh bien, il y a eu mobilisation sociale, euh, 12 jours ou 15 jours de grève, ce qui prouve que la démocratie, c'est un mécanisme complexe dans lequel il faut entendre les voix. Voilà ce qui s'est passé. Donc, la lutte a déjà payé. Mais Mélenchon. il ne faut pas dire que ce pas... L'accessibilité ne sera pas une garantie totale. Parce que Gaz de France, c'est pareil, on nous avait dit, ah ben, on ne pas. Oui, très bien, on a retrouve un truc plus malin, ils l'ont collé avec Suez, si bien qu'aujourd'hui, vous êtes tous marrons, parce que ça vous coûte 36% de plus le gaz, Et l'entreprise française qui distribue le plus de bénéfices à, à, de ces profits en dividende, c'est cette entreprise-là. Autrement dit, vous payez tous une dépense contrainte pour remplir les poches de ces gens-là. Vous aviez le même service avant. La différence, c'est que vous raquez pour eux. Jean-Luc Mélenchon. L'actualité internationale nous rattrape cette semaine. Emmanuel Macron s'oppose à Donald Trump au Proche-Orient. Il a critiqué le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et il a condamné la décision américaine de sortir de l'accord historique avec l'Iran. Emmanuel Macron a-t-il raison La France a-t-elle la bonne stratégie face aux États-Unis Alors, ben, si c'est une stratégie, on est content de la prendre de votre bouche, mais parce que ça ne tient pas debout. Comment peut-on à la fois dire « je ne veux pas qu'il y ait l'ambassade » Euh, des États-Unis à, à Jérusalem, pour quelle raison bah parce qu'il y a une décision de l'ONU, on est d'accord Bon, mais s'il y a une décision de l'ONU, elle s'applique dans tous les cas. Et dans le cas de M. Trump, il dit, il commence par dire « je ne suis pas d'accord avec, euh, avec les sanctions ». Mais le problème, il ne faut pas le prendre par ce bout-là, il faut le prendre par l'autre bout, c'est-à-dire de quel droit les États-Unis d'Amérique rompent un accord mondial qui avait été validé par le Conseil de Sécurité de l'ONU. Lui, tout seul, décide « ah ben nous, on ne veut pas ». Et c'est pas tout. Et qu'est-ce qu'on fait quand Attendez, il décide ça, Donald Trump Une petite seconde, parce qu'il faut que les gens entendent bien. Et les états unis ont décidé qu'ils avaient un pouvoir d'extraterritorialité, mmh. si bien qu'aucune entreprise n'a le droit de faire du commerce avec l'Iran, sinon elle se fait taper par les états unis Qu'est-ce qu que, qu que vous en pensez de ça C'est inacceptable. Donc -ce il faut nous que... sommes un peuple souverain, nous n'irons pas demander aux états unis que... d'Amérique euh, ce qu'on a le droit de vendre, ce qu'on a le droit d'acheter, ce qu'on a le droit de produire. Qu'est-ce qu'on peut faire, M. Mélenchon Pour eh ben, lutter contre cela. Ah ben justement, on commence par le commencement. On retourne devant le Conseil de sécurité et on dit écoutez, qu'est-ce qui se passe Vous avez voté à l'unanimité, tout le monde ici, que. Alors pourquoi ça s'applique pas Et pourquoi moi, qui suis la France, j'ai décidé de demander aux entreprises de continuer. Allez, faites le travail. Vous aviez gagné les contrats. Vous êtes malin, vous êtes fort. Allez, faites le travail. Pourquoi nous, nous serions punis Ce n'est pas des petites punitions. C'est la ruine dont il menace Monsieur Trump. Je, il y a la semaine dernière, j'étais en Russie. Bon, ça m'arrive d'aller à des réunions un peu spéciales. J'étais avec la chambre de commerce et d'industrie en Russie. Ceux que j'ai rencontrés là, j'aime ai mieux vous dire que ce n'étaient pas des insoumis, hein, d'accord bon. Alors, il y avait le patron d'Auchan, le patron de toutes sortes de grosses boîtes qui étaient là. Le patron d'Auchan, il me dit, écoutez, ah ben nous, on ne sait plus à quel sens jouer, parce que les sanctions, nous, avant, on a amené des pommes, euh, on a amené des légumes euh, d'Europe. On n'a plus le droit de le faire. Et il me dit, vous savez ce qui s'est passé Eh ben, c'est que maintenant, ils les font eux mêmes Alors je lui dis, vous voyez, ça a du bon, hein, le protectionnisme. Ah, il me j'avais je n'avais pas vu ça comme ça. Et il me dit, de toute façon, je ne sais plus ce que je vais faire, parce que je ne peux pas faire d'affaires, vu que les banques ne m'avancent pas l'argent, parce que sinon, les États-Unis vont les prêter. Alors, vous savez ce qu'il a trouvé comme solution Pas celui-ci, un autre. Eh bien, il dit, bon, on va aller voir les banques chinoises. Alors, c'est une histoire de fou, cette affaire. Il n'y a que nous qui y perdons. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas à dicter au monde ce qu'ils ont décidé, eux, Alors si ça leur convient à eux, ils le font, mais nous nous avons d'autres intérêts. Nous nous devons être indépendants monsieur l'anglais, c'est essentiel à comprendre. La France n'est souveraine que si elle est indépendante. – François Langlais. – On vous a entendu, je, je reviens quelques instants sur la SNCF. Le, le mois dernier, l'Assemblée nationale dont vous êtes membre a approuvé la réforme de la SNCF avec une forte majorité, hein, puisque 454 voix pour contre 80 qui étaient contre. Et en ce moment se déroule un référendum auprès des salariés de la SNCF où justement on leur demande leur avis sur cette même réforme. Si le résultat du référendum était contraire au vote des députés ce qui est possible, ce qui est même vraisemblable, lequel de ces deux votes contradictoires vous semblerait le plus légitime Ah ben, il faut tenir compte des deux, non Il me semble. Mais s'ils sont contradictoires <rire> Ben vous avez... Ben d'accord, attendez. D'abord, il y a une démocratie parlementaire, il ne pourrait pas essayer comme ça de nous ramener au passage. Celui qui a gagné les élections, fait ce qu'il veut, tout le monde ferme sa bouche. Hein il n'y a plus de lutte sociale. Pourquoi 454 voix. Non mais d'accord, j'ai bien compris que ce n'est pas ça que vous vouliez dire, mais si au passage on l'avait compris, ça vous aurait arrangé. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi les salariés font ça C'est une des formes qu'ils ont à leur lutte. Ils veulent montrer que la masse des cheminots, de toutes sortes, des cheminotes sont de l'avis de ne pas accepter le changement de statut. Jusqu'à présent, personne n'a été vérifié. Et puis, eux, ils disent, bah écoutez, puisque le patron d'Air France, qui se croyait si malin, qui était tellement sûr de son coup, a fait un référendum, les gens ont voté non, celui-là, au moins, il est parti. Il a au moins la dignité de s'en aller. Il a inventé le référendum révocatoire que moi, je propose pour tout le pays dans la sixième République. Donc, nous avons deux points. Mais, monsieur Langlais, je vais vous résoudre le problème. Je vais vous le résoudre, parce que vous dites que ça a été adopté par l'Assemblée Nationale, et vous opposez le vote de l'Assemblée Nationale à celui des syndicalistes. Je ne l'oppose pas encore, c'est une hypothèse. Dire que le processus démocratique parlementaire n'est pas fini. Est vrai. La loi va aller au Sénat, les sénateurs ils ont des oreilles, ils entendent. Ils ne sont pas fous. Ils voient bien qu'il faut sortir par le haut de cette histoire. Mais il n'est pas et puis fini attendez, en même temps. Quand ça va être fini, y a un ça va à revenir la réforme. À la... et, un... et il y aurait un non à la réforme dans l'hypothèse que vous évoquez. Donc oui ou non, c'est difficile de trouver la... le moyen Les terme. Les sénateurs peuvent parfaitement dire, écoutez, il y en a ras-le-bol de cette histoire, ça ne tient pas debout, ça a assez duré comme ça. Donc le, le projet de, de, de changement de statut, stop, on arrête. Vous, voyez, Les le Sénat, le vous faire. voyez le Sénat qui est majoritairement à droite faire ça Pourquoi pas, justement, il est majoritairement à droite, donc il pourrait réfléchir, parce que ça nuit aux affaires. Non mais le fait qu'il manque de train, ça, ça, ça nuit aussi aux affaires, ça nuit pas qu'aux gens qui montent dans le train. Par conséquent, et puis ils sont aussi patriotes, non, j'imagine Ils pensent à l'intérêt de leur pays. Et puis le monopole du rail, c'est une idée tout à fait nouvelle, de vouloir l'abroger pour faire de la concurrence une idée ridicule qui n'a jamais marché nulle part. Jean-Luc Mélenchon, c'est un sujet qui vous tient à cœur, l'écologie. Vous avez fait votre conversion écologique il y a quelques années. Oui. Nicolas Hulot, grosse prise d'Emmanuel Macron, décidera cet été s'il reste ou pas au gouvernement. Quoi qu'il en soit, il pourra se féliciter qu'il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Il pourra se féliciter d'avoir interdit l'exploration des hydrocarbures. Et il s'engage à avoir 50% de produits bio ou de qualité dans les cantines d'ici la fin du quinquennat. Écoutez Nicolas Hulot. Sur les sujets climatiques, écologiques, environnementaux, évidemment qu'il faut toujours faire plus. Et moi, mon rôle, c'est d'être très exigeant parce que la situation ne permet aucun compromis. Mais si on veut être honnête à l'échelle du monde, et même à l'échelle européenne, on est plutôt dans les pays de tête, il faut aussi le reconnaître. Est-ce que vous reconnaissez, comme Nicolas Hulot, qu'Emmanuel Macron opère À son rythme, sa mue écologique. Non, mais je, je veux quand même dire que par rapport à Nicolas Hulot, notre groupe a toujours été euh, très mesuré. C'est-à-dire qu'on écoute... Et quand il nous semble que quelque chose peut faire avancer, on prend. C'est rare qu'on s'oppose frontalement et par principe, comme on peut le faire, par exemple, sur une loi qui concerne l'économie, parce qu'on n'est pas d'accord avec la règle de base. Mais, Mais vu, vu qu'on tire le bilan de cette première année, sur le bilan écologique, est ce qu'il y a déjà des choses qui sont faites que vous reconnaissez. Écoutez, attendez, ça vous le demanderez à M. Castaner, il vous répondra avec non, beaucoup de Moi je vais Mélenchon. vous dire ce qui ne va pas, si vous voulez bien, parce que c'est quand même sérieux ce qui ne va pas. Nous avons dix sept réacteurs nucléaires qui arrivent en fin de vie euh, pendant ce mandat. Or, ils ont déjà décidé, et M. Hulot, que la date à laquelle on ne ferait que 50% d'énergie du pays avec le nucléaire est repoussée. Autrement dit, on va devoir faire le grand carénage, pardon ces techniques, 150 milliards vont être mis pour remettre à niveau des vieilles centrales. Ces mêmes 150 milliards, on pourrait les mettre dans les énergies alternatives. Savez-vous que, alors que nous avons 1000 km de côte en France, eh bien, nous n'avons pas une seule éolienne en mer, les Allemands en ont mis je ne sais pas combien Nous, pas une, on est incapable d'avoir pris ces décisions. Deuxièmement, regardez il a un projet, le glyphosate. Tout le monde me dit, ah ben écoutez monsieur Mélenchon, le glyphosate, il a dit que c'était interdit dans trois ans, peut-être bien, mais l'Europe l'a pas dit. Et deuxièmement... Il a dit qu'il irait contre l'Europe. Alors, dit... écoutez madame, merci. Non Madame Salamé, c'est la vérité, oui. il l'a dit. Et oui. qu'est-ce qu'il fait Quand nous, on amène un amendement à l'Assemblée nationale où on dit, tiens, on va mettre dans la loi que dans trois ans, tous les glyphosates seront interdits, que font la République En Marche, comme un vote contre. Est-ce que vous avez entendu dire qu'au Sénat, ils vont changer ça Non. Donc, ils parlent, ils disent une chose et ils en font une autre. Ce sont des écolos de comédie. Je ne dis pas pour M. Hulot, il y a consacré une partie de sa vie, et, et, et je... mais M. Macron, non Il ne me fera jamais croire qu'un type qui invente d'appliquer l'accord de, de libre-échange avec le Canada qui est un désastre écologique, est devenu écologie Ce n'est pas vrai. Jean-Luc Mélenchon, pour chacun des intervenants ce soir, vous compris, on a proposé à une personnalité de la société civile de vous poser une question, de vous interpeller. Et pour vous, c'est le philosophe Raphaël Enthoven qui a une question à vous poser. Oui, on regarde. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Dans son livre « Les pathologies de la démocratie », la philosophe Cynthia Fleury distingue l'homme du véridire et l'homme du franc-parler. Alors, l'homme du véridire, c'est l'élu qui dit aux électeurs ce qu'il croit vrai, plutôt que ce que les électeurs auraient plaisir à entendre. Euh, c'est celui qui promet du sang et des larmes aux britanniques parce qu'il ne veut pas leur mentir, et qui répond toujours aux questions qu'on lui pose, si gênantes soient-elles. L'homme du franc-parler, c'est différent. Quand il s'énerve, c'est pour séduire. La colère l'intéresse plus que la vérité, et l'intensité de ses colères varie selon leur destinataire. Et enfin, quand une question l'embarrasse, il discrédite le questionneur au lieu d'y répondre. Alors vous-même, Jean-Luc Mélenchon, à quelle catégorie politique, à quelle catégorie démocratique vous rattachez-vous Véridire ou franc-parler Réponse. Je reconnais à M. Antoven une obstination que je veux saluer. Il m'a pris à partie plus de 30 fois aux heures de grande audience sur une chaîne de radio et il a écrit un article pour dire que c'était lamentable, je ne répondais jamais. Bon, je suis désolé. Alors là, il a réussi à me coincer, là, Alors, ça, vous êtes, êtes obligé un petit peu de pas répondre. une question, la question c'est, est-ce que vous êtes un gros menteur ou juste un énervé <rire> Tu parles d'une question Alors, je dis aux gens ce que je crois, ce que je crois peut-être erroné, et par nature, ce que je crois est discutable. Car il n'y a pas de vérité définitive, n'est-ce pas Le philosophe, sans doute, sera d'accord avec moi pour dire que que l'on parle vrai ou que l'on parle franc-parler, de toute façon, la vérité est toujours un objectif, ce n'est jamais une fin. Et nous n'y accédons qu'à travers la dispute, la discussion. Or, M. Hentowen fait partie de ces gens qui pensent qu'il n'y a qu'une seule ligne possible, une seule politique économique possible, un seul ordre international possible, et tous ceux qui n'en conviennent pas sont d'affreux menteurs, démagogues, etc. Alors, M. le philosophe, allons, allons, un petit retour à Platon vous ferait pas de mal. La colère l'intéresse plus que la vérité Mais non, mais, ce la dit. colère, la... c'est pas vrai, la vérité peut-être une, une vérité qui vous met en colère, parce que vous vous dites on a les moyens de régler. Moi, par exemple, ça me met en colère de voir des gens se remplirent les poches, qui ne savent même pas quoi en faire, n'est-ce pas euh, Sinon, en faire des tas encore plus gros, pendant que d'autres pâtissent et misères. C'est une vérité des chiffres. 67% sont donnés en, en, en dividendes, 27% est donné en investissement. Je me dis, mais quel gâchis Alors je suis en colère. Mais c'est une vérité, ce n'est pas une invention. Jean-Luc Mélenchon, c'est presque fini, ça va vite. Vous disposez comme chacun des chefs de parti qui vont succéder ce soir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 Je t'opprirai de perles de pluie venu du pays où il ne pleut pas, je creuserai la terre jusqu'à ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera moi, où l'amour sera loi, où tu seras. Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Je t'en de de Je de ces amants -là qui ont vu cœur je te raconterai l'histoire de ce roi amandonabas. Vu souvent hem le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, il paraît-il de terre brûlée qu'une stad, we qu'au meilleur avril et quand stad. quitte pas je ne veux plus pleurer je ne veux plus parler je me cacherai là à te regarder danser et sourire à t'écouter chanter et puis rire laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien On avait annoncé Charline Honecker, mais j'accueille maintenant l'une des signataires justement oh de cette tribune sur la liberté d'être importunée. Elle n'est pas contente, Elisabeth Lévy. Salut les gauchies <rire> Bon, ils sont dégueulasses, vos croissants. Ils sont fabriqués avec quoi, du quinoa hein Bonjour, Elisabeth Lévy. Oh, Tais-toi le bol chaud. Je ne suis jamais invitée chez vous, alors je ne vais pas te laisser le crachoir, crois-moi. Bon, alors, elle n'est pas là, la connasse belge Je vais peut-être pouvoir en placer une, alors, parce que j'ai deux, trois trucs à vous dire. Figurez-vous, d'abord, je précise que je suis venue en métro. Et ne vous en déplaise, on m'a foutu une paire royale, comme d'habitude. Venez-en au fait, s'il vous plaît. Oh, du calme bijoux, Commence pas à m'interrompre. Euh, je suis là parce que je trouve que tout compte fait, cette tribune est un peu tiède. Hein. On a essayé de ne pas vous froisser les bisounours de la pensée unique. Hein. Hein, mais ça va deux minutes, il faut passer la seconde. Là. Alors je réécris une nouvelle tribune intitulée « Réhabilitons des SK". Un homme injustement sali. Et Pourquoi Pour avoir simplement exercé sa liberté d'importuner. Importuner, une femme qui a fait une belle connerie, hein, parce qu'elle est peut-être passée à côté d'un bon moment, qu'il l'aurait peut-être un petit peu décoincé. Hein, une femme qui est peut-être passée à côté d'une belle histoire. Alors réhabilitons Denis Baupin et Georges Tron, dont les carrières politiques ont basculé. Et pourquoi bah, Parce qu'ils avaient du chien Et puis peut-être un petit peu d'audace, tout simplement. Hein euh, quand un homme vous plaque contre un mur, c'est jamais la faute du mur. Bah balance ton mur hein Puis cette tension sexuelle lorsqu'on marche seul le soir dans une rue sombre alors qu'on est suivi par un inconnu. Oh ce frisson Allez, faites pas vomijorer. Euh, Qu'est-ce qui est pas nostalgique de cette belle époque où des hommes, des vrais, nous foutaient un bon coup de massue sur le crâne pour nous traîner dans la caverne Merde Je rappelle que c'est Montaigne qui disait euh, faut frotter sa cervelle contre celle d'autrui. Montaigne frotteriste Ça vous trouve le cul, ça les gauchos. Hein Allez, sortez de votre formatage parce que bien sûr, Le service public cautionne tout ça. Dès qu'un homme est soupçonné d'agression sexuelle, vous ne l'invitez plus, évidemment. Bah Vive le pluralisme, bravo le service public ah, Monsieur Retailleau, dites-leur que la violence contre Fillon pendant la campagne, c'est quand même autre chose qu'une main au cul hein Me dis donc, me dis... tu sais que tu dégages un truc, mon Bruno Je ne sais pas si c'est le contraste avec tous les autres nazes autour de la table, mais je te trouve canon hein Alors excusez-moi, mais je rajouterai un dernier mot si vous me laissez finir C'est pour que la France devienne le Venezuela de la drague, ce sera sans moi Allez, viens Bruno, on se casse mais... <rire> d'un Grand Format, Zoom sur le scandale des essais cliniques en Inde. Pour rogner sur les coûts, de plus en plus de grands laboratoires pharmaceutiques ont trouvé une solution. Ils ont délocalisé une partie de leurs essais cliniques en Inde. Des laboratoires qui n'hésitent pas à abuser de la vulnérabilité des populations dans le besoin. Entre 2008 et 2012, plus de 2000 personnes sont mortes à la suite d'essais cliniques. Inde, le scandale des cobayes humains, c'est d'un Grand Format. D'un grand format zoom sur le scandale des essais cliniques en Inde. Pour rogner sur les coups, de plus en plus de grands laboratoires pharmaceutiques ont trouvé une solution. Ils ont délocalisé une partie de leurs essais cliniques en Inde. Des laboratoires qui... Le focus du jour nous emmène en Inde. L'un des leaders dans le monde dans le domaine de, de la pharmaceutique low cost. Le pays voit sa réputation remise en cause. La commission européenne a décidé de suspendre la commercialisation de 700 médicaments génériques testés par la société indienne JVK Bio. Le 22 août dernier était la date limite pour que soient retirées du marché européen ces molécules génériques en cause. Les manipulations systématiques de données lors des essais cliniques Bruxelles précise toutefois que ces médicaments ne présentent aucun risque sur la santé Cette décision intervient ensuite à la recommandation émise par l'agence française de sécurité du médicament en janvier dernier demandant la révision de 1000 médicaments testés par l'entreprise indienne. Voyez ce reportage signé David-Alexandre Danelon Manda Kinigalo, Colin Park et Constantin Simon On surnomme cet endroit la plus grande pharmacie d'Asie Baghirat Palace, dans la vieille ville de Delhi. Un immense bazar où l'on ne vend ni épices ni sari, mais uniquement des médicaments. Toute la journée, les cargaisons circulent entre les échoppes. Dans ces cartons, des médicaments génériques proviennent de tout le pays. Ici, médecins, pharmaciens, revendeurs achètent en gros et à bas prix. Une tablette d'antibiotiques peut coûter 10 fois moins cher qu'un médicament de marque. Ça, c'est un traitement pour les personnes atteintes de diabète. La tablette d'un médicament de marque coûte environ 1,50€. La version générique coûte 15 centimes. Un générique, c'est un médicament dont la composition est tombée dans le domaine public. Sa molécule peut alors être copiée par n'importe quel autre laboratoire. L'industrie pharmaceutique indienne en a fait sa spécialité. En moins de 10 ans, le sous-continent est devenu le troisième producteur mondial de médicaments est le premier en termes de générique. L'an dernier, le pays a exporté pour 14 milliards d'euros de produits médicaux, dont un tiers en générique à destination de l'Europe et des états unis Mais fin juillet, une décision de la Commission européenne a porté un coup d'arrêt à cette expansion. 700 médicaments testés par GVK Bio, l'un des géants de l'industrie pharmaceutique en Inde, sont désormais interdits à la vente. En cause, des irrégularités détectées dans les essais cliniques menés sur des volontaires. L'inspection a révélé que les données d'électrocardiogramme avaient été manipulées. La nature systématique des manipulations de données met en doute l'intégrité de la conduite des essais. Seule la qualité des tests est remise en cause. Pas les génériques qui ne présenteraient aucun risque pour la santé. Mais le mal est fait. 700 médicaments suspendus, c'est un coup dur pour la réputation de l'industrie pharmaceutique du pays. Une industrie qui est devenue la bête noire des grands laboratoires occidentaux en proposant des médicaments à prix cassé. Pour ce représentant des laboratoires indiens, la décision de l'Union Européenne serait donc politique, affaiblir l'Inde pour renforcer sa propre industrie. L'Europe a mis le doute dans l'esprit de ses médecins. Maintenant, ils vont y réfléchir à deux fois avant de prescrire un médicament fabriqué en Inde. Et c'est un immense dommage causé à la réputation de l'industrie pharmaceutique indienne. Pourtant, cette affaire n'est pas un cas isolé. Depuis que l'Inde s'est lancée dans la course au générique, la qualité des essais cliniques a fait l'objet de plusieurs scandales. En 2009, un laboratoire profite de l'illettrisme des jeunes filles d'une tribu dans le sud de l'Inde pour leur administrer un vaccin contre le cancer de l'utérus, le garde asile. Sept d'entre elles sont mortes en six mois. Aucune de ces femmes n'avait entendu parler du cancer du col de l'utérus et aucune ne savait qu'il s'agissait d'un vaccin test. Toutes sont illettrées. En 2012, des victimes de la tragédie de Bhopal découvrent que l'hôpital public où ils sont soignés teste sur eux un nouveau traitement contre le cancer sans les avoir prévenus. En 2013, le laboratoire Rambaxi est condamné à une amende de 300 millions de dollars par la justice américaine pour avoir falsifié les résultats de nombreux tests de médicaments génériques. En moins de 10 ans, plus de 2000 morts suite à des essais cliniques sont recensés par les autorités. Un climat de suspicion auquel tente de mettre fin cet institut. En première phase des tests cliniques, on cherche à... Je suis venu de Godwarsville, de Pas qui à Tout ça dit Almazon Qu'un flamand en guise d'intermède, de Qui aime pas danser Au son du cordéon, qu'un ce qui s'invite chez une bonne musicienne Je croyais au faire un avenir Avec un roubaisienne Alors je suis venu un dimanche à dîner Avec ma cordéon Pour duer dans un cabaret ah Amusez-vous! Triknekker, brokneker, kankt-te-voudo, prenne de plaisir. Een beetje vlek, te soirée matin, je fais danser le chien. Cordéonne, mets te dé soirée matin, je fais Ecoute-me bien, faut m'amener Qu'est-ce que te voudrons choisir un amoureux Te fera jamais un soir plus belle Qu'est-ce que te prendra un bel cordéon D'un bon baisson Qu'acc les infins brères Je prends ma cordéon Et tout de suite le faster Pas telle semaine Je vais jamais ouvrir Je calme dans ma casine J'ai les cabarets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 Tous les héros de France Je peux demander à tous t'y te boudo Qu'est-ce que j'attends une nouvelle danse Au poil lointain tout de suite ose la frameau Sans de Paris Ou bien des valenciennes Oui j'ai dans les dos Et je t'en fais une dragon Ouais car Penol J'ai ta cor mais quel mieux J'ai mis plus décoré tous les cordés Mais c'est tôt les doyeux, soirée matin, je vais danser les chats. Bordé aux nœuds, mais c'est tôt les doyeux, soirée matin, je vais danser les chats. Le rôle est à monsieur Adrien Catenin. Merci monsieur le Président, ma question s'adresse à monsieur le Premier Ministre. Dimanche soir, le Président de la République a estimé que la mise en place d'une deuxième journée de solidarité était une piste intéressante à examiner pour financer notre protection sociale et en particulier la dépendance. Tout en promettant aucune hausse d'impôts, le Président projette donc que chaque Français travaille gratuitement une journée de plus pour rééquilibrer les finances sociales. Pour les salariés au SMIC, c'est une perte qu'on peut estimer à 80 euros par an. Voilà qui vient doucher les espoirs de celles et ceux qui estimaient que, malgré sa dureté pour les retraités, la bascule des cotisations sociales salariales vers la CSG allait leur rapporter le fumeux 13 mois, décrit un temps par les éléments de langage du gouvernement. Résumons, il faudrait augmenter la CSG pour les retraités, pour aider ceux qui travaillent, lesquels devraient travailler une journée de plus pour financer la dépendance des retraités. Quel formidable tour de passe-passe Mais il y a bien plus scandaleux du fait de l'hyper-financiarisation de l'économie. Je veux parler des 26 journées de solidarité forcée avec les actionnaires. Car c'est en moyenne le nombre de jours qu'un salarié travaille chaque année pour les rémunérer. C'était seulement 10 dans les années 80. Le Président a également dit vouloir remettre la France au travail. Mais c'est précisément parce qu'elle travaille déjà et durement que ses actionnaires s'enrichissent autant. Plutôt que d'instaurer la solidarité entre les plus pauvres en prenant aux uns pour donner aux autres, il est grand temps d'établir la solidarité du capital envers le travail. 26 jours sont à votre disposition pour cela. Alors, monsieur le Premier ministre, je vous le demande, quand allez-vous enfin mettre à contribution l'exorbitant coût du capital plutôt que de toujours ponctionner le travail que vous prétendez encourager Je vous remercie. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur ISU Aujourd'hui, nous allons parler de la sociologie des relations professionnelles et plus particulièrement des organisations syndicales des salariés en France. Commençons par le paysage syndical. Pour tout vous dire, nous avons tous déjà intégré un syndicat. C'est juste que vous ne l'appeliez pas comme ça ou que les clauses étaient moins formelles. Que ce soit les potes de la crémaillère, Les addicts du shopping, les fans de Sleep Batman, tant qu'il y a union autour d'intérêts communs, il y a syndicats. D'ailleurs, avant que la loi Valdeck-Rousseau de 1884 autorise la création de syndicats, c'était des sociétés de secours mutuels, ancêtres des mutuelles, qui étaient mises en place pour protéger les travailleurs. La protection, c'est exactement ce à quoi sert un syndicat. S'unir pour protéger les siens. Même les super-héros ont préféré s'unir pour avoir plus de poids, pour dire à quel point l'union fait la force. Mouais, en tout cas, la majorité des français ne l'entend pas de la sorte. Seulement 8% des salariés sont syndiqués en France. Énorme le poids dans la balance. Quand on sait en plus que la cotisation syndicale est déductible à 66% de vos impôts. C'est d'ailleurs ainsi que l'on procède pour calculer le nombre de syndiqués. On ne va quand même pas demander à un syndicaliste de faire le calcul. Ils seraient toujours plus nombreux que la Chine et l'Inde réunis et compteraient tous astérix dans leurs membres, au moins. C'est donc armé, au plus de 1,7 million de contribuables, que nous nous sommes fait rétamer par les pays de l'OCDE. Nous sommes les derniers en taux de syndicalisation, derrière l'Espagne qui est à 14% c'est fini les années 70 avec la musique, les belles nanas, le rock'n'roll et le syndicalisme à 25%. Les scandinaves, en revanche, eux ne perdent pas le nord. Ils sont syndiqués à 80%. Faudrait savoir que chez eux, il faut adhérer à un syndicat pour avoir une mutuelle et même le droit de respirer. Il ne nous reste plus alors que deux choses à faire. Suivre le nord ou suivre le secteur privé, comme la métallurgie la sidérurgie ou encore l'automobile. En effet, dans ce secteur, les grosses entreprises pèsent, à l'opposé des petites entreprises françaises qui ne disposent même pas de syndicats. Pourtant, il suffit d'un duo de choc pour en faire un, vous savez. Mais qu'en est-il des chocs de duo Men versus women Jeans contre vieillot Une étude de la CFDT, menée en juin 2015, a révélé qu'ils étaient le syndicat comportant le plus de femmes, avec... 48%. Selon d'autres sources, elle ne représenterait que 40% et Jeanne d'Arc n'en fait même pas partie. Cette différence s'explique par le fait que la majorité des adhérents syndicaux viennent du secteur ouvrier, comme mentionné plus tôt. Bien sûr, dans les secteurs où on peut se faire des bleus, il y a plus de schtroumpf que de schtroumpfettes. C'est pourquoi la CFDT recrute davantage dans les métiers médicaux ou administratifs. Tous les secteurs avec assez de pause pour se refaire les ongles. La CGTL recrute même des nonnes, petite anecdote que je vous raconterai plus tard. Par ailleurs, les adhérents sont de plus en plus âgés, pour ne pas dire vieux. Pour une fois, ce sont les jeunes qui préfèrent ne pas faire de vagues. Les futurs papys, du haut de leur trentaine, voire quarantaine, eux servent jusqu'à la soixantaine ou se disant qu'ils n'ont plus besoin de protection, se retirent dans un fort de retraite pour bronzer sous les rayons d'une ampoule en panne depuis deux semaines. Si jadis, le syndicat était une mafia familiale dans laquelle on entrait à 16 ans et jusqu'à la tombe, aujourd'hui, même si elle conserve l'idéologie de protection, la notion de loyauté a pris un bon coup. Entre les disputes intra- et inter-syndicales, le cliché de la grève inutile les adhérents slalom entre les syndicats et se retirent passé la soixantaine. Chose que Papy Tony n'avait jamais vue. Eh oui, papy, c'était mieux avant. Je parie que vous ne connaissez pas ces familles. Ne vous inquiétez pas. Papy Izou D.W. va vous en parler. Les cinq boss reconnus par la loi comme représentatifs des entreprises, ils sont les seuls à pouvoir signer des conventions collectives, donc les seuls qui passe de la parole aux actes. Mesdames et Messieurs, pour vous ce soir... CGT, Confédération Générale du Travail. Du haut de ses 30% de poids syndical relatif, elle est le seul syndicat pouvant bloquer, toute seule, un accord, sauf si tous les autres syndicats ou Chuck Norris s'y opposent. Également la plus ancienne organisation syndicale, leur boss, Philippe Martinez, serait à la tête de 720 000 adhérents, Dont Johnny Hallyday, paraît-il. On la retrouve souvent dans le milieu ouvrier. Chez les Dockers, par exemple, où ils sont 100% syndiqués et 100% CGT. C'est très mixte chez eux. C'était de l'ironie, au cas où les fans de Sleep Batman ne l'avaient pas compris. CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail. Deuxième, avec 29% de poids syndical relatif Pour 865 000 adhérents, dont Frankenstein, ils sont généralement cadres de la santé, du monde bancaire, pétrochimique ou agroalimentaire. Ce syndicat haut de gamme, présidé par Laurent Berger, ne faisait qu'un avec les travailleurs chrétiens. Mais il a décidé d'opter pour la démocratie et s'en alla à dos de 800 chevaux, dénommés Ferrari. Faut croire que ça leur a réussi. Et maintenant, le reste Dont vous trouverez les détails dans des vidéos dédiées, dont les liens seront rajoutés dans l'espace description de cette vidéo plus tard. Télégramme téléphoné 351, j'écoute. Euh, Malmré, je voudrais passer un télégramme, s'il vous plaît. Pour la France Oui, pour la France. Quel numéro est vous Odéon 2745. 45, adressez à. Mademoiselle Colette Mercier. Colette Mercier. Marcel Eugène Raoul, Célestin Irma Eugène Raoul. Euh, oui. Adresse euh, 23, Square-Lamartine, Besançon. Département Le Doubs, je crois. Besançon Doubs. Eh <rire> oui, c'est le Doubs. Le texte Mon chéri. Comment euh, Mon chéri. Mon chéri ou ma chérie Non, non, euh, mon chéri. Mon chéri. Comme une entête de lettres, alors. Oui, si vous voulez. Mon chéri. Mon chéri, deux fois Non, nous une fois. Ensuite. J'entends le vent, je t'aime. J'entends le vent, je t'aime. Euh... Ensuite. Oui, oui. Euh... La ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est... Attendez, tout... attendez, attendez. Depuis que tu es parti, mais là, la, la quoi La statue. Comme une statue Eh oui, comme une statue. La statue Et, et, et est toujours à la même place, c'est ça C'est ça. Euh, Eugène Su me regarde, je t'aime. Eugène, comme le prénom Comme le prénom. Ensuite Su. Comment Su, Eugène, Su. plaît. S comme Suzanne, U comme... Euh... Comme Ursule. Oui, et eux comme Eugène. Eugène, su. Euh... Su Eh oui, mademoiselle, Eugène, su. Je pas, madame-là. Ensuite... Me regarde, je t'aime. Je t'aime. Je pense à toi. Je pense à toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Alors, trois fois, Je t'aime. <rire> C'est la signature C'est la signature. Je vous relis. Vous êtes en 2745, adressé à Colette Mercier, Marcel Eugène Raoul, Célestin Irma Eugène Raoul. 23 fois, la marque, de Nantondo. Mon chéri, j'entends le vent, je t'aime. La ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est toujours à la même place. Eugène, tu me regarde. Je t'aime, je pense à toi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, signé Paul. Numéro 5232. <c senza> <c increas> « Restez avec nous Marlène Schiappa, Charline Vanhoenacker, vous voulez dresser votre portrait ?»« Oui, alors déjà Super. vous venez de la Sarthe, une région où l'égalité femme-homme est si exemplaire qu'il arrive qu'une femme qui ne travaille pas soit payée quand même. Le Mans avait donc besoin d'une nouvelle figure politique, Stevie Boulet n'étant pas disponible, vous avez pris le relais, et c'est réussi parce que vous êtes l'une des rares élus En Marche, dont on se souvient du nom sans avoir besoin de s'accrocher une énorme araignée sur le col de la veste. Sur le fond, j'adore votre idée de pénaliser le harcèlement de rue par contravention, j'ai une idée pour l'améliorer. Dominique Seux, ah. mettez-moi la main aux fesses. Ne <rire> vous faites, vous faites pas les vous faites que vous faites tous les matins dans l'ascenseur, en fait. Nicolas, m'a mis la main aux fesses. Et voilà l'idée, chaque femme qui descend dans la rue doit un être sifflet. munie d'un sifflet, je vous, je vous offre l'idée, c'est cadeau. Merci. Vous êtes une femme énergique, capable de tenir une conf-call -cool, tout en terminant le process du cartable des enfants, alors que Matignon vous fait un backup de la veille en B2B. Comme le président, vous faites tout en même temps. Vous gérez un portefeuille ministériel et en en même temps vous êtes maman, vous écrivez de la littérature érotique et en même temps vous bossez avec Christophe Castaner, vous encouragez les femmes à l'émancipation et vous êtes obligée d'être solidaire avec Hulot et Darmanin, vous n'arrêtez jamais, vous êtes le matin sur BFM, le soir chez Hanouna, l'après-midi à l'Assemblée, entre-temps vous clashez sur Twitter, vous êtes une femme des années 2020, du moins c'est ce qu'aurait chanté Michel Sardou, s'il était encore parmi nous. C'est la raison pour laquelle vous envoyez au rencard toutes ces associations gaucho féministes qui font tellement femmes des années 70, avec vous. Place aux blogueuses, influenceuses, auto-entrepreneuses, bref, place à celles qui réussissent. Car vous inspirez la modernité, et ça on s'en rend bien compte quand vous êtes assise entre Gérard Collomb et Jean-Yves Le Drian. C'est ça qui est bien avec La République en marche, c'est qu'il y a toujours un équilibre. Pendant que vous faites avancer les droits des femmes, Gérard Collomb lui fait reculer les droits de l'homme. Ou encore, il faut en finir avec le harcèlement sauf celui qui est pratiqué sur les chômeurs. Mais au fond, tout ça, c'est parce que vous voulez faire bouger les choses, on le sent, vous seriez prête à faire n'importe quoi pour améliorer la condition des femmes qui vont dans le même sens que le vôtre. D'ailleurs, si les droits des femmes avancent aussi vite que votre carrière politique, je pense qu'en 2022, les hommes peuvent se préparer à devenir nos esclaves, à mon petit demi <rire> Ah Bonjour, monsieur Monsieur Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite Pardon je dis qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite Ah oui, justement, n'est-ce pas C'est ce qui m'étonne un peu, parce que c'est moi qui devrais vous poser cette question. Comment ça Oui, parce que c'est moi qui vous reçois, n'est-ce pas Je suis ici dans mon cabinet de consultation. Ah, parce que c'est chez vous ici Ah, mais vous êtes très gentiment installé, mes compliments, très bien, très bien. Ah, vous êtes bien aimable. <rire> mais non, mais je vous le dis comme je le pense. Oh, mais moi je l'entends comme j'écoute. Donc, si vous êtes venu me consulter, c'est vraisemblablement pour votre santé. Pour ma santé Oui. Et c'est bien possible. Ah, parce que vous êtes médecin Évidemment. Ah, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un de souffrant dans la maison. Alors, attendez, je vais prévenir. Encore une fois, c'est vous qui renversez les rôles, cher monsieur. C'est vous qui venez chez moi. Vous êtes ici chez moi. Ah, parce qu'ici c'est chez vous. Oui. Ah mais mes félicitations, mais vous êtes rudement bien installé. Dites-moi alors, vous venez me voir à quel sujet Oh écoutez, écoutez, cher monsieur, nous n'en sortirons jamais à là train là, à ce train -là, quel train Ah, vous êtes chef de gare mais Naturellement, oui. Eh mais non. Euh... Écoutez, là, nous n'en sortirons jamais. Vous êtes chef de gare, vous venez me voir, vous ne voulez pas me dire pourquoi, n'est-ce pas euh... Alors, alors, alors, alors. Ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Voyons. Et qu'est-ce que c'est que cette tête que vous avez dans votre poche hmm? J'ai les dans ma poche, moi. <rire> <'aide>. Ah oui <rire> Excusez-moi. Je vous la rends. Merci. Eh bien, d'ailleurs, c'est pour moi. Et eh bien, voilà qui va probablement nous éclairer. Eh? Bien sûr que c'est pour vous? Mais oui, tenez, voyez-vous, docteur Braque. Hein? Docteur eh oui. Ah, parce que vous êtes docteur. Mais oui, mais oui, mais oui. Ah. Je vais prendre connaissance de son contenu. Hm? Monsieur le professeur, je vous adresse mon mari qui est atteint d'amnésie. Depuis quelque temps, il oublie tout d'une minute à l'autre. Retenu par mes occupations, je n'ai plus l'accompagné. Ils m'ont mis dans un taxi en donnant votre adresse au chauffeur et celui-ci l'attendra devant votre porte pour le ramener chez nous. Ayez la montée de l'examiner, son état m'inspire les plus vives les inquiétudes. Vous les agrez, de le repris. Bon. Eh bien, maintenant, je comprends tout. Ah. Mais oui, c'est Madame Boulard qui vous adresse à moi pour que je vous examine. Ah, Madame Boulard, Madame Boulard, je ne connais pas. Comment Mais c'est votre femme. Ma femme Oui. Ma femme à moi Oui. Et comment vous dites qu'elle s'appelle Madame Boulard, voyons, vous appelez bien Boulard. Moi Ouais. Ah, je sais pas, mais attendez, je vais vous dire ça, une carte de visite. Vous n'avez pas une carte de visite non, non, non, non, non, une carte à vous. Carte à vous ouais. une Carte à vous Repos Fixe Oui. Ah <rire> une carte. Attendez, je vais on va voir ça. Une. Mais oui, Boulard, Célestin Boulard. Et comment s'appelle cette dame Et Madame Boulard, voyons. Madame Boulard. <rire> c'est amusant ça comme coïncidence, hein Boulard, Boulard. Oui. Si ça se trouve, c'est une, une cousine. Ah, mais puisque je voulais que c'est votre femme, voyons, il est tout naturel qu'elle porte le même nom que vous. Ah, ça, évidemment, ça est tout. Ma femme. Ma femme, Et pourquoi est-ce que vous me parlez de ma femme Ah oui, oui, je suis bête, vous avez la tête, vous êtes venu pour la voir. Ne vous êtes pas, je vais l'appeler. Et son prénom déjà, c'est euh, Juliette. Non. non, non, non, ne soufflez pas, ne soufflez pas. Et Antoine, Antoinette, non, c'est pas Antoinette, c'est un nom court, c'est comme euh, Rose, Et ça commence par un B. Ah mais oui, oui, j'ai trouvé, Clémentine, Clément, Clément. Oui, ouais, mais ne vous fatiguez pas, ne vous fatiguez pas, vous n'êtes pas du tout, mais alors là, pas du tout à la question. Oh là, ce soleil me gêne. Le soleil vous gêne Oui. Attendez. <rire> ah, merci. <rire> Trucage. Voilà, je reprends. Je suis le docteur Brack, médecin psychiatre. Vous n'êtes pas ici chez vous. Vous êtes ici chez moi, dans mon cabinet de consultation. Ah, c'est chez vous, ici Mais oui. C'est très gentil. <rire> oui, oui, oui, oui. Et c'est votre femme, euh, Madame Boulard, qui vous a envoyé à moi pour que je vous examine. Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. Et qu'est-ce que j'ai De l'amnésie. Oui. Des pertes de mémoire. Vous oubliez tout d'une minute à l'autre. Nous allons voir ça. Bon, et bien entendu, alors réfléchissez et donnez-moi une réponse le plus tôt possible. Hein? Une réponse Et quelle réponse Eh bien au sujet de l'affaire en question. Et quelle affaire en question Eh bien l'affaire que vous venez de me proposer. Comment je vous ai rien proposé du tout, c'est vous quoi? Ah oui, oui, oui, non, je veux dire l'affaire que je vous ai proposée. L'affaire que vous m'avez proposée une affaire Oh, bah je suppose, je ne pense pas que je sois venu ici simplement pour vous faire tripoter la figure. <rire> ah là là là là là là là là là, ça va être très très difficile. Lumière <rire> Le cas est vraiment très grave. Vous oubliez tout. Non pas d'une minute à l'autre, mais d'une seconde à l'autre. C'est un cas d'amnésie, comme on en voit peu. Mais dites, de qui vous parlez? De vous, de vous. De moi? Moi, j'ai de l'amnésie. Ah, J'avais oublié. Mais c'est extrêmement gênant, ça faudrait, faudrait que j'aille voir le médecin de ces jours, hein, quand même. Et vous y êtes chez le médecin, je vous répète, une fois de plus que vous êtes chez le professeur Brack. Oh, Mais alors ça tombe bien, alors. Il n'y a plus qu'à l'attendre, patiemment. Attendre patiemment, qui Eh ben, le le professeur Brack. Vous étiez avant moi ou après moi Oh, écoutez, écoutez, ça fait pour la énième fois que je vous répète que je suis le professeur Boulard et que je viens de la part de madame Brack pour soigner mes... Ah. Écoutez, venez, mon vieux... Voilà, ce qu'il faut d'abord, c'est améliorer votre état général. Je vais vous rédiger une petite ordonnance. Mmh. Cette pâte de parmesan, 125 grammes. L'orhydrate de gnocchi, une pelletée. Teinture de benjoin, une chopine. Un paquet avant chaque repas. Et il faut tirer le papier Naturellement, mais gardez la ficelle. Hein. Parfait, parfait, parfait. Et qu'est-ce que je vous dois Mille francs. Mille francs. Bon, bien, faites-moi un chèque. Mais non, mais non, mais non. C'est vous qui me devez mille francs. Ah, pardon, c'est moi. <rire> Excusez-moi, tout change tellement vite. Tenez, voilà vos 500 francs. Merci. Voilà. Non, non, non, non, je n'ai pas besoin de reçu. Je... Mais ce n'est pas un reçu, c'est votre ordonnance. Une ordonnance Ah, une ordonnance Parce que vous êtes médecin. <rire> mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt <rire> C'est inouï. C'est le plus beau cas d'amnésie que j'ai jamais rencontré. C'est le plus beau cas d'amnésie qu'il j'ai jamais. Eh oui, et surtout, ne la perdez pas. Non, non, non, non, non. Quoi donc Mais mon ordonnance Ce papier-là que vous avez entre les mains, c'est mon ordonnance. Ah, c'est à vous. Ah, Excusez-moi, j'allais l'emporter bêtement. <rire> mais non, mais non, mais non, il faut prendre la Il faut l'emporter, la faire exécuter par un pharmacien. Que diable, vous connaissez bien un pharmacien. Mais... Oui, pourquoi vous avez quelqu'un de malade chez vous Mais non, mais non, mais non, c'est pour vous. Tenez, j'ai marqué l'adresse là. Pharmacie Palaiso, rue François Chevet. Voilà. Ah bon, bon, c'est mon petit chèque. Parfait, parfait. Eh <rire> bien, je ne vous retiens pas davantage. Je vais vous reconduire à la porte. Mais non, mais non, c'est moi qui vous conduis. Ah bon Eh bien, entendu comme ça. Alors, voilà. Vous êtes très gentil d'être venu me voir. J'espère que nous pourrons faire ensemble Mais... et des hommages à Madame Boula. Mais comment, on n'y manquerait pas. <rire> Au revoir. Au revoir, Madame. Ouf. Avez-vous déjà essayé d'imaginer à quoi ressembleront les êtres humains dans le futur Peu importe, d'autres l'ont fait pour vous, le docteur Alan Kwan, un expert en génomique de l'Université de Washington, a collaboré avec l'artiste Nicolas Lam pour créer une représentation de l'homme et de la Terre dans 10 000 ans, alors c'est parti En cas de disparition de l'être humain, il ne faudra pas plus longtemps pour que la plupart des bâtiments, ponts et barrages tombent. Des images de synthèse permettent d'imaginer cette terre futuriste où les eaux inonderaient les réseaux métropolitains où les rues seraient envahies par la flore. En quelques décennies, les villes ressembleraient à des jungles observant entre autres la décadence du bâtiment humain. La La calotte glaciaire du Groenland aura totalement fondu dans le cas d'un réchauffement climatique extrême situé à environ plus de 8 degrés, le niveau de la mer aura augmenté de 6 mètres en moyenne selon les chercheurs de l'institut de poste d'âme en Allemagne de l'université Complutense de Madrid en Espagne, en cas de hausse des températures contenues à plus de 2 degrés, il faudra alors 50 000 ans pour voir fondre cette même calotte. Le calendrier de Maya est un cycle de 5128 années, le calendrier précédent s'est achevé le 21 décembre 2012 et une partie de la population attendait à tort à la fin du monde. Les effets de la catastrophe de Tchernobyl de 1986 seront complètement disparus. Supervolcan ou astéroïde, une catastrophe naturelle à l'échelle planétaire se produira. Il s'agira soit du réveil d'un supervolcan, soit d'une modification profonde du climat suite à une chute d'astéroïdes susceptible d'avoir percuté la Terre. La sonde Voyager 2 passera à 4,7 années-lumière de la plus brillante des étoiles de notre voûte céleste, Sirius. La disparition du chromosome Y a été annoncée par une chercheuse de l'Université de Canberra en Australie. La procréation humaine naturelle deviendra avec le temps impossible. Une étude du Massachusetts Institute of Technology aux états unis réfute une telle disparition de l'homme Et enfin, 10 000 ans plus tard, le système binaire Tepixi 10, naine blanche et étoile géante située dans la constellation de la Boussole à 3260 années de lumière de la Terre, explosera en supernova, occasionnant un rayonnement gamma, facteur de déclenchement d'extinction de masse sur notre planète. A la même période, un nouvel océan aura achevé sa formation, le continent africain sera divisé en deux par l'intrusion progressive de la mer rouge par Djibouti et l'Éthiopie qui a débuté dès l'an 2005. La température à la surface de la Terre sera de 147 degrés, tandis que toute forme de vie aura disparu. Avez-vous déjà essayé Imaginez à quoi Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui qui sera dans le potin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagous elles changeront de doigts, quand l'Omarie changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. C'est nous qu'on les PDG. Remarquez même un Rockefeller. Je resterai quand même fils d'ouvrier Qu'un employé à bas salaire C'est une chose à pas oublier, oui, mais... Mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les y changeront de derrière, qui sait qui, qui, quand je quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les Smokies changeront de valise, alors la dit, et gentlement, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.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 Le porte-drapeau culturel franco-interesse Canal Plusien s'est installé sur la croisette pour toute la durée du festival. Une absence qui, qui inquiète pas mal de monde. Allô Daniel Daniel c'est Laurence. Laurence d'Arabie Mais non idiot, Laurence c'est-à-dire Oui, Pardon maîtresse, je vous écoute. Comme oui. tu le sais, Augustin est à Cannes. Oui alors Alors, moi, je suis quand même très inquiète parce qu'Augustin, c'est un garçon assez fragile et il a, comment dire, des penchants pour la fête quelquefois un peu trop prononcés. Oui, je comprends. Qu'est-ce que je peux pour vous, maîtresse Alors, j'aimerais beaucoup que tu descendes là-bas et que tu le surveilles, mine de rien. Allez, fille, dépêche-toi, c'est urgent. Bah voilà, j'ai une mission, mais à, à, avant de partir sauver Augustin et ses démons, euh, parlons de l'événement qui va avoir lieu dans deux jours maintenant. Mais, mais non, pas la palme d'or, on s'en fout de la palme d'or et du palmarès du festival. Ça va encore être des euh, cinémas d'auteur. Ouais, j'ai rien compris, mais c'est génial. Non, je parle du mariage princier à Windsor. Et qui qui va être la star du mariage Meghan, la fiancée américaine, actrice sublime. Non On s'en fout de Meghan En plus, elle est d'un vulgaire, cette cruche Non, ce ne sera pas elle, ce ne sera jamais elle, la star de ce mariage Non, la star, ce sera Harry, le deuxième fils, Charles, Diana, le petit qui s'est fait une place Non On s'en fout du Rockmood Barbu qui n'a jamais rien foutu de sa vie à part dépenser le pognon de la mamie gâteuse qui préfère les chiens saucisses à sa famille Non, la star du mariage Non, la vraie star, ce sera... Ah oui, Anthony Bélanger Oui, Anthony sera correspondant à Windsor pour BFM Télé Toute la journée de samedi, Anthony va commenter l'événement de façon frénétique. Anthony est fin prêt, il connaît même les noms des chevaux du carrosse des mariés. Allez, petite trahison, je vous les donne en avant-première. Alors, l'Atlas sera composé d'Albert II, Philippe Ier, Jean-Louis IV et Ranqui III. Oh, mais je peux vous dire qu'il est chaud, Anthony. Il est chaud et c'est peu dire ça. Il est excité comme un curé au milieu d'une chorale de gogo Alors, il n'est pas là ce matin. Pourquoi Parce qu'il s'est mis à la muscu. Pourquoi à la muscu Mais c'est pour être au top, évidemment. Oh, au moment où je vous parle, oui, il soulève de la fonte, le mec. Mmh, il est en débardeur et en micro-short. Enfin, de la fonte, presque. Hier, il soulevait des gobelets plastiques à bout de bras, un gobelet dans chaque main. Bon, gobelet vide, mais on part de très, très loin avec Toutoun. Il faut dire que physiquement, il est un peu rachitique. Allez, Anthony, je sais que tu nous écoutes. Vas-y, transpire, muscle-toi, mon étalon. On est tous avec toi, mon chéri. Vas-y, encore Ah, ah, lui, je peux vous dire, lui aussi, hein, il a quelque chose, quelque chose de très très princier, écoutez, écoutez c'est de voix, écoutez, c'est d'une noblesse, vous avez, vous, vous avez compris de qui je parle, évidemment, il s'agit de Nicolas, Prince de mort. Ah, ah, oui, <rire> qui à 8h20 recevra... Bonjour à tous, je suis Ben de la chaîne Nota Bene, et aujourd'hui j'aimerais vous présenter le troisième épisode d'une série de programmes dédiés à la propagande que j'ai réalisé avec l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Allez, c'est parti pour un épisode sur la propagande durant mai 68. À 10 km de Paris, sur un ancien terrain militaire de 32 hectares, se dresse le domaine universitaire de Nanterre. Une faculté des lettres, une annexe de la faculté de droit de Paris. 12 000 jeunes gens et jeunes filles habitant pour la plupart les 16e, 17e et 18e arrondissements et la banlieue ouest y font leurs études. 1500 autres venus de partout en France vivent dans la cité universitaire. Depuis novembre, grèves et manifestations se succèdent. Il y a un peu plus d'un mois, les membres de l'association des résidents de la cité universitaire, l'Arcoun, ont abrogé le règlement intérieur, et décider que désormais, aucune entrave ne limiterait la circulation dans les pavillons des filles. Ils ont décidé ce soir-là de, de passer de l'autre côté, de franchir la barrière. Et c'est ainsi que débutent ce que l'on appellera les événements de mai 68. Ce point de départ, ces revendications premières, semblent dérisoires. Et pourtant, le mouvement de mai allait embraser la France entière. Les influences de ce soulèvement sont à chercher dans les lectures de ses étudiants, mais aussi dans les combats dans lesquels il se reconnaissait, comme le combat pour la paix au Vietnam et contre l'impérialisme. Demandez Vietnam journal du comité Vietnam national. Contre l'annexion du surréalisme par les stalinocrétiens, demandez rupture. La culture politique de ces agitateurs est bien évidemment un moteur puissant de cette contestation qui d'ailleurs s'étend au-delà du cadre de l'université. Il y a euh, différents groupements, il y a euh, des étudiants euh, communistes, il y a euh, des étudiants qui se euh, réclament euh, des gardes rouges, Et il y a euh, aussi le centre de liaison des étudiants révolutionnaires qui serait plutôt, euh, disons, Trotskitz. Qu'est-ce que vous voulez faire Sais rien. La révolution. Faire la révolution, pour vous, c'est quoi Changer le maximum des choses dans les structures, euh, pas, pas seulement un changement économique, tout un changement idéologique. C'est sans doute ça qui rend mai 68 insaisissable. A l'époque, personne ne comprend ça. Pas même le Parti communiste ou la puissante CGT qui voit en ses étudiants privilégiés des bourgeois couper des revendications des travailleurs avant de les rejoindre quelques temps plus tard. Le 2 mai, décision est prise par le doyen de fermer le campus de Nanterre. Une décision qui, finalement, jette les étudiants insurgés au cœur de la capitale. Là-bas, ils sont rejoints par ceux de la Sorbonne. Elle aussi était en assemblée générale permanente et avait fini de se faire boucler. Le préfet Grimaud envoie alors les canons à eau et les CRS, mais la répression n'est pas aussi ferme qu'elle aurait pu l'être. Et ce, pour une raison toute simple, ces jeunes sont considérés par le pouvoir comme étant la future élite de la nation Et on ne tire pas sur les journalistes, les professeurs, les politiques, les artistes et les hauts fonctionnaires de demain. Cette contestation et ce régime d'assemblée générale permanente ne concernent pas que Paris. Et c'est bientôt aux facultés de province. Chez les étudiants, à l'inverse de leurs collègues parisiens, aucun incident aujourd'hui a signalé à Lyon. La journée a été calme, comme le montrent ces images prises aux abords des facultés. Mais dans les Amphis, l'on a discuté des récents événements. L'UNEF et l'AGEL préparent pour demain une grève générale des cours en liaison avec le syndicat national de l'enseignement supérieur. Et pour parler de la télévision et de la radio qui envahissent alors les foyers français, les étudiants ont un slogan. « La police vous parle tous les soirs à 20h ». Et en effet, dans les journaux de l'ORTF un visage revient régulièrement tout au long du mois de mai. Celui du préfet Grimaud, celui qui a géré la crise et auquel le gouvernement ne fournit que très peu d'instructions. Un homme calme et mesuré qui n'aura de cesse de faire en sorte de ne pas attiser les tensions. Parce que nous avons eu de très nombreuses manifestations au quartier latin, tout le monde le sait, tous les parisiens le savent, et au quartier latin nous sommes particulièrement tolérants. Il est certain qu'on ne va pas tenir le quartier latin avec la même rigueur que les Champs-Élysées ou la place de la Concorde, où il est nécessaire que l'ordre soit plus rigoureux. Au quartier latin, on tolère très facilement et de nombreuses manifestations, et tous ces derniers mois, il y en a eu beaucoup. L'ORTF, l'Office de Radiodiffusion Télévision Française, alors sous contrôle des hauts fonctionnaires proches du gouvernement, a mauvaise presse auprès des insurgés. On lui reproche, à raison, de se tenir trop à distance des événements, de ne pas assez en rendre compte, et quand elle le fait, d'accorder une place démesurée à la parole officielle. Étudiants, ne suivez pas les provocateurs. Il y a quelques jours, Monsieur le ministre, vous avez déclaré qu'il s'agissait d'une poignée d'agitateurs qui était responsable du désordre actuel. Si vraiment il n'y avait qu'une poignée de trubillons, c'est votre terme que vous aviez employé, croyez-vous vraiment que les manifestations auraient revêtu l'ampleur qu'on a connue vendredi et aujourd'hui Écoutez, je crois qu'il ne faut rien exagérer. Les manifestations de vendredi et d'aujourd'hui sont profondément déplorables, profondément regrettables, mais... Elles sont loin jusqu'à maintenant d'avoir connu en ampleur et en violence des manifestations qui se sont déroulées à Berlin, à Varsovie, à Bonn, à Rome, à Alger, à Louvain et même à Colombia pas plus tard que la semaine dernière aux États-Unis. Dans les journaux télévisés du 2 mai au 14 mai, sur 13 heures à 15 heures d'information, on ne parlera des événements que deux heures en tout. Et sur ces deux heures, 1 heure 30 sera accordée au gouvernement et à ses fondés de pouvoir. Des informations de l'ORTF, réalisées par des journalistes non grévistes, des jaunes comme on les appelle, qui accentuent la propagande. Du côté du pouvoir, on s'inquiète, à l'inverse, du rôle joué par certaines radios dans la flambée de la contestation. Car même s'il est avéré que le discours officiel est majoritaire sur les ondes, le fait même d'accorder du temps de parole aux agitateurs, et donc du crédit, est perçu comme une complaisance coupable. C'est ce qu'explique Georges Pompidou, alors Premier ministre, au micro de France Inter. Je ne peux pas ne pas souligner le rôle, en pareil cas difficilement évitable, mais néfaste, de radio qui, sous prétexte d'information, enflammait quand elle ne provoquait pas. Entre la diffusion du renseignement et la complicité, entre le souci de recueillir les explications des manifestants et l'appel à la manifestation, Il n'y a qu'un pas, et qui fut franchi parfois allègrement. C'est Radio, CRTL et Europain. Du début à la fin de la révolte, l'accès à l'information et l'accès à la parole publique est un enjeu crucial, car si les manifestants étudiants finissent par être rejoints par une foule de travailleurs de tous les secteurs, et ce, partout en France, c'est que l'aspiration à plus de liberté qu'ils portent depuis Nanterre, Rencontre un écho certain dans toutes les couches de la population. Y compris chez les journalistes dont le travail est étroitement encadré, au point même que l'ORTF est touché par une série de mouvements sociaux revendicatifs. « Rappelons que les journalistes de l'actualité radiophonique, réunis en assemblée générale le 26 mai dernier, ont pris acte de l'engagement solennel de toute la rédaction, sans exclusive, de lutter pour obtenir un statut démocratique de l'ORTF au service de la nation. Les journalistes de France Inter rappellent qu'en vertu d'une décision de l'intersyndicale des personnels de l'ORTF, ils sont garants de l'impartialité de l'information. S'ils n'étaient plus en mesure de garantir cette impartialité, ils useraient de leur mandat et demanderaient à l'intersyndicale de déclencher la grève. Il est vrai qu'à l'époque, le contrôle des médias par le pouvoir est grand et que ça suscite bien entendu l'inquiétude et la colère de la rue, mais aussi des rédactions de l'ORTF, et des députés de l'opposition. Les séances de l'Assemblée nationale sont alors retransmises en direct. Mais là aussi, hors de question de laisser aux télévisions une liberté totale de retransmission. Dans un instant, le président de l'Assemblée va déclarer de nouveau la séance ouverte. Je voudrais vous signaler que de temps en temps, vous entendez le son en direct de l'Assemblée nationale. fois, celui-ci est coupé. Cela dépend du président. La Première Guerre mondiale, qu'on appelle aussi la Grande Guerre, A affecté la vie des enfants en Europe, au Canada et ailleurs dans le monde. J'ai demandé à un expert de me raconter la Grande Guerre. Quel rôle les enfants ont-ils joué pendant la guerre Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la Première Guerre mondiale est une guerre totale, donc les enfants sont aussi partie prenante de la, de la Première Guerre mondiale. Alors, euh, comme leurs pères euh, sont partis, euh, leur rôle, c'est d'abord euh, un rôle d'aide de leur, de leur mère au sein de la maison, et au, au quotidien, euh, dans les tâches matérielles, mais c'est aussi euh, assez largement euh, un rôle plus actif, euh, notamment dans les régions qui ont été envahies euh, par euh, les Allemands, ou occupées par les Allemands, On a aussi des cas d'enfants qui participent à des petits actes de résistance, euh, par exemple à, à Sedan, Le jeune Yves Congar, euh, euh, qui, est, euh, qui a 10 ans à l'époque, euh, qui est tout jeune, euh, insulte euh, les, les officiers allemands qui se trouvent, qui se trouvent à Sedan, euh, essaie de, euh, de, de leur rendre la, la, la vie compliquée. Et puis dans des pays qui ne sont pas occupés comme la, la Grande-Bretagne, on a aussi des cas d'enfants, notamment les membres des Boy Scouts, qui servent pour euh, surveiller les côtes, euh, pour prévenir une invasion euh, allemande de, de l'Angleterre. On utilise les enfants aussi pour, pour surveiller le ciel de Londres ou des grandes villes anglaises. Je crois que c'est un changement fondamental par rapport à la période actuelle. On essaie de protéger les enfants le plus possible de la guerre. En 1914-1918, on essaie de les faire participer à l'effort de guerre. Comment était la vie de tous les jours des enfants pendant la guerre La guerre, c'est un, un choc dans la vie quotidienne des enfants. La mobilisation, ça signifie très vite, en l'espace de quelques jours, le départ, des, le départ des pères, le départ des grands frères. Donc, une maison qui se, qui se vide. Une inquiétude très sensible. Les lettres qu'on attend, et pendant les premières semaines on n'a pas de lettres, euh, parfois l'annonce de la, de la mort euh, d'un proche un sentiment de responsabilité beaucoup plus fort je pense, et puis progressivement euh, ce que je trouve fascinant une forme de banalisation, c'est-à-dire que la guerre rend Tant pis si t'es dans la débine T'avais qu'à être dans la mafia Un coup de sourdine, deux sous de combine Et t'avais ton ratin Tandis que toi tu joues à l'homme Tu me l'as fait au cousu d'or Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes Ça fait des petits efforts Méfie la mafia radine T'as une bonne place à l'usine C'est pas que t'aimes la mandoline Mais la mafia, elle, elle aime ça Pour mieux beurrer tes tardines Et merdailler ta poitine, Faut savoir jouer de la chopine Et la mafia, elle elle aime ça Tant pis si t'es au bas de l'affiche T'avais qu'à être dans la mafia Un petit pourliche Et te v'la riche Avec un nom comme ça Tandis que toi tu prends des poses T'es même pas dans le bottin Ça dispose, mais c'est à cause De ça que t'es dans le pétrin Mes filles de la mafia se ramènent T'es ni José ni Carmen Quand tu chantes c'est la bohème Et la mafia elle aime pas ça Tu vas traîner en rengaines Le long de la longue scène En crachant sur ceux qui te gênent Et la mafia elle aime pas ça Tant pis si tu meurs dans la dèche Vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croppes, mûches, en Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a, a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale Car pour louer sous la dalle C'est pas comme pour la fringale C'est jamais le jour C'est jamais le jour Si tu chantes ma chansonnette Pour faire ton métier de... Si les négociations sont aussi difficiles C'est parce que les acteurs sont nombreux Regardez schématiquement Comment s'organisent les clans Les pro-Assad La Russie L'Iran l'Irak et le puissant Hezbollah libanais, les anti-Assad, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et bien sûr les états unis et la France. Pas moins de 70 pays sont impliqués de près ou de loin dans cette guerre. Alors pourquoi Il y a bien sûr la lutte contre Daesh qui mobilise une large coalition. Mais il y a aussi peut-être des raisons cachées, moins avouables. On l'évoque rarement, mais la Syrie occupe une place stratégique sur la route de l'énergie. Et quand il y a du gaz et du pétrole, les enjeux et les appétits sont colossaux. C'est la cible privilégiée des avions russes et de ceux de la coalition, les camions de pétrole de l'État islamique. Une contrebande d'or noir vers la Turquie qui rapporterait à Daesh 1,5 million de dollars par jour. Avec ces images, le monde entier a découvert que la Syrie est un État producteur de pétrole. Ses réserves sont bien moindres que celles de ses puissants voisins, mais sa position géographique en fait un acteur stratégique pour le pétrole, comme pour le gaz. C'est un pays stratégique parce que c'est une porte euh, sur la Turquie qui est elle-même une porte sur l'Europe. C'est-à-dire que euh, la Syrie est l'étape quasiment indispensable pour les pays du Moyen-Orient qui veulent exporter leur gaz naturel notamment vers la zone européenne, donc le marché européen. La Syrie occupe au Proche-Orient une situation unique au croisement de plusieurs gisements d'hydrocarbures. En 2009, à l'occasion d'un forum en Turquie, le président syrien dévoile la stratégie des quatre mers. La Syrie se rêve incontournable sur le marché de l'énergie. Nous faisons le lien entre la Méditerranée, la mer Caspienne, la mer Noire et le Golfe. Quand nous connectons ces quatre mers, nous ne sommes pas seulement importants au Moyen-Orient, nous devenons le centre du monde. La stratégie syrienne est de devenir un centre de transit pour le gaz et le pétrole de toute la région. Bachar el-Assad multiplie les voyages diplomatiques pour vendre son idée à tous les pays qui pourraient être intéressés. Arabie saoudite, Turquie, Iran, Irak, et bien sûr, le Qatar. Dès 2009, le Qatar propose de lancer un gazoduc. Partant de son immense champ gazier de North Dome, il traverserait l'Arabie Saoudite, la Jordanie et la Syrie pour aller en Turquie, alimenter le marché européen. Mais à la même période, un autre projet de gazoduc est envisagé avec l'Iran, L'Islamic Gas Pipeline partirait d'Iran pour traverser l'Irak et accéder à la mer en Syrie. A la clé, l'exportation de gaz vers l'Europe à partir du littoral syrien. En juillet 2011, Damas choisit ce projet et signe avec Téhéran. Un choix qui change la donne régionale. L'Islamic Gas Pipeline va permettre d'exporter le gaz iranien sans avoir à passer par la Turquie, aux grands dames des autorités turques. En faisant des pipelines qui allaient passer par la Syrie sans passer par la Turquie, il est évident que ça pénalisait la Turquie. Ça change complètement les règles du jeu, ne serait-ce qu'au niveau économique. Quand vous avez par exemple un pipe qui passe chez vous, vous touchez de l'argent. Donc ça rapporte de l'argent. Pas 49 dollars. Si la Turquie s'estime est logiquement lésée, oui. selon oui. Alain Juillet, oui. d'autres pays voient carrément pris. rouge. L'Arabie Saoudite et le Qatar prennent très mal l'idée d'un pipeline qui pourrait aller depuis l'Iran jusqu'à la Méditerranée et qui pourrait donc concurrencer leur livraison de pétrole. Ils vont dire, mais dans le fond, le problème c'est Bachar, donc il faut renverser Bachar.